I'm ready.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 Du rock progressif, du shock rock, du glitter rock, du blues rock, du boogie ainsi que du metal au cours de la deuxième moitié de l'émission. On va entendre entre autres des formations des artistes comme Backman Turner Overdrive, Molly Hatchett, Aerosmith, Kiss Lee ou Fin l i z z i Leonard Skinner, Queen Nazareth, Les Doors et Johnny Winter. Je vais vous parler aussi des concerts de Accept et Creator. Ont eu lieu cette semaine à Montréal. Je vais vous présenter、euh, plusieurs nouveautés, soit les nouveaux albums de ZZ Top, Bob Dylan, Gojira et Catatonia, ainsi que le premier disque d'une jeune et、euh, excellente nouvelle formation de Montréal qui vient de sortir son premier album, Buffalo Theory MTL. De plus, je vais vous présenter une phase complète de non pas un, mais bien deux albums v é n é t i q u s classiques parus il y a 35 et 40 ans, soit、a、Farewell to Kings de Rush et Close to the Edge de Yes. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler du deuxième album de la formation américaine Ram Jam, intitulé Portrait. Of the Artist as a Young Ram. En outre, l'authentique, le véritable historien de c e s Fou, s M. Simon f i t z b y sera aussi là pour vous présenter les éphémérides du rock de la semaine du 10 au 16 septembre. Donc, notre émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter la musique d'un authentique guitar hero qui fait partie.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 Joe Perry Discount Dogs, un morceau qu'on retrouve sur le premier très bon album solo de Perry, Let the Music Do the Talking de 1980. C'était l'anniversaire de Joe Perry. Cette semaine. <rire> Effectivement,、euh, la naissance de, de Joe Perry qui, qui, qui est né le, le 10, oui, oui, le 10, le 10 septembre, septembre 1950. Oui, donc ça lui fait 52 ans. Exactement. Et、euh, cette pièce, comme je l'ai dit, date de son premier album solo en 80, à l'époque où oui, ben, il venait de se faire mettre à la porte d'Aerosmith. Oui. Tu as déjà raconté l'histoire du verre de lait? Euh, non. Non. Non. C'est une histoire <rire> que je connais pas. Oui, en fait,、euh, les, les, les membres des Ross Smith、euh, s'entendaient plus ou moins bien. En fait, c'est surtout leurs femmes qui s'entendaient très mal entre eux. Et semble il semble-t-il que Joe Perry était marié avec une espèce de harpie.、Euh, les autres la, la, la détestaient. Et à un moment donné, elle a fait、euh, backstage comme ça, en, à l a r r i è r e s c è n en coulisses, avant un spectacle. Je, je pense que c'était avant un spectacle. Ou après, euh, Cincinnati、euh, s'est chicané avec la femme de Tom Hamilton et lui a lancé un verre de lait en plein visage. Et à ce moment-là, c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase et、euh, tout le monde a décidé d'un commun accord de mettre à la porte Joe Perry directement là.、Et、Donc,、euh, ça s'est terminé avec un verre de lait renversé pour Joe Perry <rire> d'Erosmith en 1980.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 À la semaine du 10 au 16 septembre. Eh bien, une semaine des plus intéressantes, comme à chaque fois. Et, nous, et bien、euh... remplie. Oui, bien remplie, effectivement. On débute le 10 septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, en 1942, c'est la naissance de Danny Houghton, chanteur de Three, Do Not, Three Dog Nights. Oui, formation Et... pas très rock. Non, pas très rock. En 1945, également,、eh、bien, passant du pas très rock, nous avons la naissance. Elle est encore moins rock. <rire> exact. Nous avons la naissance de José Feliciano, chanteur、euh, aveugle qui a connu son plus grand succès avec la reprise de Light My Fires des, des Doors. Oui. oui.、Mmh. Euh, Célébrer donc ses、euh, 66. Euh, cette semaine, lui, il a également repris des pièces des Mamas and the Papas.、Oui. C'était du easy listening. Oui, et... c'est ça, de la musique d'ascenseur.、Ouais, oui, exactement. C'était très populaire、euh, chez les personnes,、euh, je dirais, de, pas d'âge mûr, mais、euh, disons les adultes dans les années 60, 70. Il y a des artistes comme ça, u t r a q u h t a i n e n comme James Lass, qui、mm -hmm. reprenaient des succès rock. Et qui leur donnait une tournure ascenseur euh, vraiment.、Euh, c'était insupportable comme bussée. Tu sais. Ah, exactement. C'était pas, pas des plus agréables. Mais c'était très populaire à cette époque-là. Oui. Il、mm -hmm. y, y a des fois des bonnes reprises qui en ressortent, mais、ouais. c'est jamais quelque chose de. Mais c'est souvent, ris souvent risible. Oh oui.、Ouais. oh oui, vraiment. Nous avons également en 1949 la naissance de Barrymore Barlow, batteur de Jetrothal entre 1971 et 1980. Oui, excellent batteur, j a j o u t e r a i s d'ailleurs.、Mm -hmm. Oui. En 1950, nous avons la naissance de Joe Perry, bien sûr, guitariste d'Aero Smith. C'est vrai, donc, ses 62 ans cette semaine. Et en 1963, John Lennon et Paul McCartney visitent les Rolling Stones lors d'une répétition après avoir discuté avec leur manager, Andrew Lug Oldham, dans la rue. C'est lui、oui. qui les a initiés donc, <rire> aux Rolling Stones. Oui. En 1966, cette fois-ci, bien, ce sont les Rolling Stones qui font une apparition au Head Sullivan Show. u n e des nombreuses euh, présences euh, du groupe.、Mm -hmm. euh, J'ignore si on leur a demandé de changer d'ailleurs des paroles cette fois-là. C'est arrivé à quelques reprises avec, entre autres, les Stones, mais plusieurs autres musiciens a u s、ouais. s i La même journée, en 1966, toujours, les Beatles sont au numéro un des ventes avec l'album Revolver, bien、oui. sûr. Qui... Un des plus grands albums de, de rock de tous les temps. Exact.、Oui. Non、euh, seulement un des grands albums des Beatles, mais un des grands albums du rock. Oui.、Euh, album tout à fait révolutionnaire aussi.、Hein? Oui,、oh, absolument oui. révolutionnaire. En 1973, la pièce Star Star des Rolling Stones est bannie de la BBC pour l'utilisation du mot Starfucker. q u i on sait de la pièce. On l'entend à peine, par exemple. Ah, c'est très très bas, ben, on a fait exprès pour. C'est vers la pour... fin de la pièce. Oui, oui, exact. Ouais. Donc, si on avait voulu, on aurait pu faire un fondu et puis、euh, on aurait pu continuer à l i n t a l l e r o u r exactement.、Tourner. Oui,、oh, oui, exact. En 1975, cette fois-ci, c'est Kiss qui lance leur, album,、euh, leur premier album ou en concert intitulé Alive, qui、oui. leur a permis de rester en vie d'ailleurs,、euh, puisqu'il <rire> s'agissait de. <rire> c é t a l b u m d e la dernière chance. Oui, exactement, exactement. Et、euh, d'ailleurs, c'est drôle, j'ai écouté un reportage sur Kiss qui s'appelait、euh, When Kiss Was on Top of the World. C'est une, une、uh, production de VH1 où on interview les membres du groupe à leur meilleure période, c'est-à-dire、mm -hmm. dans leur histoire. Euh, et euh, on parlait justement de Alive, comme quoi que les gens leur disaient vos albums qui étaient avant Alive dans le fond, sont, sont, sont bons, mais ça ne représente pas q u e s t ce que vous êtes. Il ça, est excellent, est... mais mal produit. C'est ça, exact.、Mm. On avait un son, mais ce n'est pas des musiciens extraordinaires non plus. Ben, compétents. Compétence certaine. Contrairement à, à, à cette espèce de.、Euh, on pourrait dire,、euh, pas l e s g e n s e urbaine, mais、euh, croyance s répandue, s comme quoi Kiss sont de très mauvais musiciens. Ce s t pas vrai.、Genre. Ben, Ace Freely est vraiment un très, très, très bon musicien. Oui, mais tu... Jim Simmons n'est pas si mal non plus、ouais. comme bassiste.、Euh, Jim Simmons est... est le premier à dire que lui, il se considère pas comme un musicien il se considère comme un, un entertainer. Entertainer, oui.、Ouais, mais ça, mais ça, quand ça. même, tu sais, c'est parce qu'on n parle jamais des compétences de, des Ramones qui étaient assez、mm -hmm. moyennes. Mais aussi. Et s qui ne sont pas plus mauvais musiciens que les Ramones? Ça, ça? c'est vrai. C'est très vrai. <rire> <rire> donc, ça leur a permis, vraiment, il y a eu plusieurs autres à live par la、ouais. suite. Je pense、si、qu'on est rendu à quoi? Quatre? Oui, il y en a quatre. Il y en a eu、oui. un deuxième qui a été fait dans la, la, la, la, dans la, la foulée de, du premier. Oui, sorti en、euh... 77, deux ans plus tard, qui e s t aussi bon que le premier. Oui, exactement.、Euh, quoi qu'il y a un côté. Le、euh, quatrième côté est en studio, ça, ça fait bizarre, Oui, c'est un peu particulier. Pas de très bonne idée, je trouvais.、Euh, quoi qu'il y ait des bonnes pièces là-dessus, Rocket Ride, entre autres. Il、mm. euh, y en a un troisième qui est sorti au début des années 90, qui n'est pas mauvais non plus. Et il y en a un autre qui est, qui est enregistré avec un orchestre symphonique、ouais. à Milbourne. Euh, en Australie. C'était la mode、euh, du, du rock symphonique à l'époque. C'est-à-dire、ouais, pas du rock、ça. symphonique, mais de, de la fusion. C'est ça, oui, oui. Il y a plusieurs groupes qui se sont essayés à ça avec des résultats plus ou moins、euh, intéressants. Ouais, exact.、Euh, m a i s t é o r i c a ça avait bien été, je trouve. Il y avait quand même un bon rendu. Mais ça n'apportait、euh, rien. Non, c'est ça. Ça ne rajoutait pas une profondeur qui était extraordinaire、non. à nos p i è c e Non,、ah、non. Ça, c'est très vrai. Oui. Euh, donc,、euh, l'album Alive、euh, qui est sorti il y a 37 ans, album extrêmement influent.、Mm -hmm. C'est incroyable le nombre de musiciens qui ont pris une guitare, ont appris à jouer de la guitare euh, euh, après avoir entendu l'album Alive.、Là. La plupart des musiciens des années 80, 90 dans le métal sont des, des victimes directes de Ace Freely. e <rire> Exact. <rire> en 1976,、eh、bien, Bob Dylan lance l'album Hard Rain. Oui. Je n'ai pas écouté souvent celui-là.、Ah, je n a i jamais entendu d'ailleurs. Non. b e n écoute, je n'ai pas grand souvenir、euh, de, de, de ce disque-là. Je l'ai à la maison. Je l'ai écouté peut-être une ou deux fois. Pas de souvenir. Sans plus.、Euh, non, ça ne doit pas être quelque chose de marquant. <rire> en 1988,、eh、c'est Guns N' Roses qui est au、euh, numéro 1 du palmarès avec Sweet Child o Mine. Oui. Excellente pièce. Oui, tout à fait.、Euh, ça, c'était ça, ça marquant, par contre. Oui, oui, oui, vraiment. Et pour terminer cette journée du 10 septembre, en t b i e en 2003, MTV annonce la réunion du légendaire groupe alternatif The Pixies qui prévoit une tournée pour 2004 et ils en ont fait plusieurs autres.、Oh, depuis aussi, ce t e n t r e fois. <rire> oui, exact. Ce qui nous amène à la journée du 11 septembre et nous débutons en 1943 avec la naissance de Mickey Hart, batteur des Grateful Dead, célébré e ses 69 ans donc cette semaine. Un e s rares u r v i v a n t Oui, exactement. En 1953, c'est la naissance de Tommy Shaw, guitariste de s t i c k s qui lui célébrait ses 59 ans cette semaine.、Oui. Et j'ajouterai le meilleur élément du groupe. Oui, exact.、Ça、le plus talentueux.、Bon oh, oui, c'est une des raisons. En、oui. fait, Une des seules raisons pour laquelle on peut écouter s t i c k s c'est.、Euh, mais euh, probablement le plus sympathique aussi. J'imagine. <rire> en 1960. Ça fait beaucoup de qualité. <rire> effectivement. <rire> c'est lui qui autres, a la plus belle voix aussi. Ah! <rire> Quand on compare aux autres membres de, de Styx, i c'est、ouais, sûr que、euh, ouais. c'est ça. Il s'est a r u s o c i é à la sympathique. J'imagine. bon là, Dans le fond, il y a juste Denis q u i l、euh, a Lui, euh, en tout cas, <rire> a oublié. Oui. <rire> En 1963,、eh、bien, à Los Angeles, l'album pirate The Great White Yonder de Bob Dylan est disponible dans les rues. Il s'agit du tout premier album Bootleg. Oui, premier album à se vendre massivement, album Bootleg. Exactement. Et d'ailleurs, je crois que c'est le Mojo dans le prochain numéro qui va discuter, qui va parler de, de, de l'histoire des Bootlegs avec The Great White Yonder. Ah ouais? Je ne sais pas、ah, si c'est eux. C'est intéressant ou, et original.、Euh, c'est peut-être n m y aussi, je ne sais、ah. pas. Il faudrait que je vérifie. Euh, en 1964,、eh、c'est George Harrison qui fonde sa propre compagnie d'édition, Harry Song, pour protéger、euh, ses propres droits d'auteur.、Oui. Parce qu'il y avait Northern, no <rire>、oui. Northern, Northern Song、oui. pour les.、Euh, C'est-à-dire Lennon et McCartney.、Oui. Mais、euh, George Harrison, lui, il、euh, n'y avait pas de protection. Donc,、euh. Il y a eu du flair. Oui, p、oh, oui. a r c e que lui, il n'a pas perdu ses pièces. Exactement.、Euh, comme c'était le cas de Lennon e McCartney. C'était lui qui était propriétaire de、mm -hmm. son, son matériel. En 1965, les Rolling Stones sont au numéro 1 du palmarès britannique avec I Can't Get No Satisfaction deux mois après avoir、euh, occupé la même position aux États-Unis.、Ah, Pour le moment, qu'on a sorti 45 tours plus tard là-bas. Exactement. Parce que généralement, les Stones, c'est simultané. En Grande-Bretagne, ou simultané, effectivement. En 1967, les Beatles débutent le tournage de Magical Mystery Tour dans un autobus visitant les petites villes de Cornwall, Devon et Kent. Oui, c'est ça. On, ils se rendaient sur le, sur le bord de la mer. Oui, exactement.、Euh, tu sais qu'on va sortir, ressortir, non, même pas ressortir. Je pense que c'est pour la première fois qu'on sort DVD? Magical Mystery Tour en DVD ouais, et, ouais, et en、ouais. Blu-ray aussi. Ah, génial.、Ouais. génial.、Euh, ça sort,、euh, je pense que c'est le 6 octobre. Je ne suis pas sûr de la, de la, de la date, là, mais c'est vraiment au début du mois d'octobre. C'est 6 ou 9.、Okay. Euh, donc,、euh, c'est éminent. là. Alors, on peut s'attendre à ce que Let It Be sorte,、euh, oh, l e t t b e sorte peut-être l'année prochaine、on、ou le dans、souhaite. deux ans. Ça serait vraiment intéressant. Mais、euh, Magical Mystery t o u r s'est présenté dans un beau coffret. là, avec...、Euh, euh, D'ailleurs,、euh, ce qui va t'intéresser, c'est qu'on va y retrouver、euh, les deux 10 pouces originaux,、oui! euh, comme c'était sorti en Angleterre là, en vénile. Une très bonne idée. Donc,、euh, okay. ça, c'est dans le coffret DVD, si, si je me rappelle bien. J'ai reçu le communiqué de presse cette semaine à la station, et puis je me suis dit, ah, un autre achat. Je ne pense pas donner, mais c'est quand même pas si mal. Je pense que c'est 70 quelque chose comme ça. Mon anniversaire est au mois d'octobre. Oui, c'est un beau cadeau d'anniversaire ou de Noël. Oui, exactement, parce que ça approche à grand-père, ça aussi. Les b e a t l e s sont t r r i bien quittés. Ils sortent toujours des belles choses comme ça à l'automne, avant le temps des fêtes. Ils savent où mettre leur. Oui. D'ailleurs, les coffrets de c e t t Sorti en septembre? Septembre, oui, le 9 oui, septembre. Oui, le 9 septembre.、Ouais. Donc,、oui. euh, on avait fait également un très, très bon coup de ce、mm -hmm. côté-là. Oui. En 1968,、euh, oui, oui, voilà.、68. Larry Graham, bassiste de Sly and the Family Stone, est arrêté à Londres pour possession de cannabis. Le groupe、euh, s'est fait、euh, jeter de leur hôtel et leur apparition à la télé a été cancellée. Tout ça à cause de cet incident-là.、Oui. Ah, Chanson de ne pas avoir été expulsé du pays en plus. Oui, exactement. Parce que c'est les lois à l'époque étaient quand même assez sévères、mm -hmm. pour ce qui est de la possession, même si c'est une、mm -hmm. drogue douce. Oui, mais à l'époque, c'était vu, là, pour le, le, la plupart des gens, là, un joint de pote ou de l'héroïne, c'était t r è pareil. Oui, oui, o exactement. Exact. En 1970, 1977, dis-je, David Bowie et b i n g Crosby enregistrent leur duo légendaire de la pièce de Little Drummer Boy pour une émission spéciale de Noël. Oui. <rire> Performance consternante.、Ouais. Ben, moi, j'aime bien. Je trouve、ouais. que ça a bien vieilli comme pièce. C'est assez intéressant. D'ailleurs, b i n g Crosby, c'est la dernière pièce que je chantais. C'est、ouais. décédé, je pense, le lendemain ou le surlendemain de cet enregistrement-là. Euh, il avait enregistré, il il, selon les proches de Crosby, il, il n'aurait pas. Il ne savait pas vraiment qui était Lévit Bowie. Bowie. Il voulait avoir quelqu'un qui était plus proche de la jeunesse pour s s y r e garder. Et, et comme euh, euh, Bowie s'était forcé cette fois-là, il avait l'air vraiment BCBG. Oui, oui, exact. Eh bien, il a dû trouver que c'était un bon、euh, jeune garçon、euh, très bien mis. Mais i l y a eu de la misère, <rire> par contre, parce que Bowie refusait de chanter les paroles de Little Drummer Boy.、Mm -hmm. Et ils ont écrit,、euh, des, des, dans le fond, des, des couplets、euh, pour lui, alors que,、euh, de son côté, Crosby chantait Little Drummer Boy pareil. Oui,、euh, oui. Et les gens qui connaissent cette scène-là,、euh, c'est une émission spéciale de Bing Crosby, peuvent toujours aller visionner sur, sur le, le, le, le site humoristique Funny or Die. Will Ferrell et John C. Riley, les humoristes américains, ont refait la scène. C'est、euh, vraiment shot, shot、mm -hmm. pour shot. C'est vraiment très, très, très drôle ouais, ouais. de les voir. C est, c est... C'est très bien fait. Mais c'était quelque chose de très conventionnel de cette performance.、Oh、oui, oui, oui, oui. Je pense que Bing Crosby aurait vraiment à... à... à... à... pogné quelque chose s'il <rire> avait, vu... avait écouté du David non, Bowie. Non, mais si, si David Bowie est arrivé en Ziggy Stardust,、ah, il, euh... il aurait fait une syncope.、Là. Ça aurait été vraiment spécial. En 1979, The Who donne un premier concert sans k e i t h Moon aux États-Unis. C'est Kenny Jones qui a eu la dure tâche de remplacer l'illustre batteur. Hum. C'est un très bon batteur, mais、euh, malheureusement, il avait l'air un peu,、euh, je dirais,、euh, sans saveur et sans couleur. Ben, comparé, <rire> comparé à Keith Moon, ça doit être assez. assez pas, pas très, très évident.、Oui. En 1979,、euh, 1987, plus tôt,、eh、bien, le chanteur des Ex-Wailers, également Peter Tosh, est assassiné pendant un vol dans sa maison de Kingston. m a l h e u r e u s Lui qui s'est d'ailleurs battu contre la violence dans les rues, la violence de gang en, en, en Jamaïque, bien malheureusement. Il a été victime de, de cette, cette même violence. En 1990, c'est Bob Dylan qui lance l'album Under the Red Sky. Oui. Je ne connais pas cet album, malheureusement.、Euh, ça, ça c'est l'album sur lequel、euh, a participé Slash, il me semble. C'est n e pas très intéressant. Là. Non. Ça doit être particulier. avec、Flash. Non, mais ça, c'est une mauvaise période、euh, pour Bob d y l a n Les années 80-90, aller jusqu'à Time Out of Mind de 97, c'est une mauvaise période. C'est pas, pas un album là, à posséder. Là, pas du tout. Là, absolument pas. Écoute, on vient de parler des OU et on vient de parler de Keith Moon et on va l écouter. Euh, le dernier gros canon, le dernier grand classique des Wu qu'ils ont enregistré avec Keith. Who are you? Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai, le vrai rock à toi, Rivière, c'est fou! 89 a FM.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 Et、effectivement, nous débutons en 1952 avec la naissance de Jerry Beckley, chanteur d a m e r i c a qui célébrait ses 61 ans. Donc, ses 60 ans plutôt s cette semaine. Oui. Également en 1952, toujours dans la même journée, c'est la naissance de Neil p e a r t batteur du groupe canadien Rush, qui célébrait lui aussi、oui. ses 60 ans cette semaine. o u un virtuose absolu. Rose,、oui. Un des très, très grands batteurs de l'histoire du rock.、Rap. absolu. m e n t En 1956, c'est la naissance de Brian Robertson, le guitariste de The Thin l i z z y qui célèbre, lui, ses 56 ans cette semaine. Oui, guitariste de la grande époque. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette pièce, The Thin l i z z y Don't Believe a Word, eh bien, c'est qu'il y a grandement contribué. C'est pas lui qui l'a écrit, là, mais c'est Phil Innut. t Et Phil Innut, t à la base, il avait fait. C'était une ballade. C'était très doux, très lent. Et、euh, lorsqu'il l'a joué à Brian Robertson. Euh, l'autre a trouvé ça extraordinairement plate. c'est vraiment plate, ce que tu joues là. C est, c est, ça, ça a pas d'allure. Et, bah,、euh, il a probablement été très peu diplomate, e t、euh, Phil e n n e t e s t parti. Il était bouleversé. Et puis,、euh, je pense qu'il était parti pendant quelques jours. Et puis,、euh, là, quand il est revenu, Euh, Brian Robertson, il dit, le problème, c'est la façon que tu la joues, cette pièce. Elle, elle, elle serait très bonne si on l'a jouée comme ça. Et là, il l'a jouée d'une façon très rock, la façon qu'on la connaît. Et、euh, c'est devenu un véritable classique. Mais par la suite, après le départ de Brian Robertson,、euh, il est sur l'album Live Life, là, le dernier album de Tennessee en spectacle.、Mm -hmm. euh, il, Phil Lennut l'a repris. La reprise comme. Sa version. Il... Oui, oui, sa version douce, et c'est vrai que c'est vraiment à plat. <rire> <rire> ah, franchement intéressant. C'est spécial. <rire> Ce qui nous amène à l'année 1 9 7 6 alors que c'est la première de l'émission télévisée de m o n k e e s sur les ondes de NBC.、Mm -hmm. L'émission qui a duré pendant quelques années、oui. et qui, qui en a émergé, en fait, un groupe qui était au départ. Des acteurs qui étaient là oui, pour jouer、ça. des rôles, et、oui. finalement, c'est devenu de vrais musiciens. C'était Don Kirshner qui avait mis ça sur pied,、oui. euh, les m o n k e e s u n groupe fictif comme ça pour、euh, faire concurrence. Il avait été fortement impressionné par A、euh, Hard Day's Night.、Oui. Euh, et, et il a décidé comme ça de faire un groupe et qui serait à cette image,、euh, groupe joyeux, et fantaisiste, et、euh, il a mis ça sur pied. Personnellement, j a i jamais écouté. Une émission des Monkeys au gauvelet. Moi, j'aimerais ça voir un extrait au moins. Il doit y avoir des extraits sur YouTube, là,、ouais. si on veut aller ben, Tu sais, pendant des années, on a diffusé ça à MTV m u s i c p l u s Match、oui. Music. Ça ne me surprend même pas.、Ouais. <rire> Ce qui nous amène à l'année 1970, alors que Bob Dylan John Baez, ainsi qu'une pléiade d'artistes, montent r sur scène pour rendre hommage à Willie Guthrie, décédé quelques semaines auparavant. C'est une des rares présences, d'ailleurs, de Bob Dylan sur scène suite à son accident de motocyclette en 1967.、Ouais, C'était une de ses premières.、Ouais. En 1970, ça suivait de près sa prestation au Festival de l'île de White.、Mm -hmm. qui était,、euh, Je pense que c'était sa première prestation. En tout cas, sa première prestation d'importance. Exactement. En 1970, toujours,、eh、en Nouvelle-Orléans, des voleurs s'emparent de 40 000 d'équipements appartenant à Pink Floyd. Oui, ça l'a empêché, en fait, une bonne partie de la tournée, je crois. Ben, 40 000 à l'époque, c'était beaucoup. <rire> c e s t é t a i e n s p o r t i s avec、euh, des camions. Ah <rire>、oh, oui, c'est franchement incroyable. n o s o n s également en 1972 la naissance de Liam Gallagher, chanteur d'Oasis et qui sèbre、ouais. donc ses 40 ans cette semaine. Le déplaisant Liam.、Oui. quel est le pire? Noel ou、euh, Liam? C'est Noel. Ouais. Ben, selon en fait,、euh, ce qui est arrivé, parce que、mm -hmm. maintenant, donc,、euh, Oasis, c'est comme séparant deux entités, c'est-à-dire Noel Gallagher d'un côté et le restant du groupe、euh, qui ont formé b e a l t y Eyes, qui,、euh, qui, qui sont dans le fond ben, Oasis, mais avec un autre nom.、Ouais. Euh, et je pense que justement, si les autres membres du groupe ont décidé de continuer à travailler avec Liam Gallagher, c'est probablement que lui a Il était plus, plus vivable. Ouais, et il a probablement Oui, pris plus de maturité que、ouais. son. Son frère. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai acheté la semaine dernière l'album Definitely Maybe, qui est le premier album d'Oasis. Le seul vraiment que, que j'apprécie de la formation, c'était、euh, la fameuse formule Dual Disc qui a duré peut-être un an, un an et demi là, dans, dans l'industrie, avec un DVD de l'autre côté. Il y avait des reportages, des documentaires, c'était intéressant、oui. de voir.、Euh, Revenir sur, sur l e u r d é b u t Mais c'est des gars extrêmement prétentieux de toute façon. L'ensemble du groupe, là, c est, c est, ça se prend pour les, les, les nouveaux Beatles.、Ouais. C'est un peu ce particulier. Ce qui nous amène... Moi, personnellement, je trouve que c'est un groupe qui ne mérite absolument pas tout le succès qu'ils ont eu en Angleterre. Non, c'est ça. Mais par contre, ça a été un succès extrêmement local. C'est、ouais. devenu des superstars vraiment en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. C'était surtout. Justement, premier album et la pièce Wonder Wall qui a été un énorme succès. Mais en dehors de ça, on n'a pu l s e n t e n d u parler d'Oasis e et c'est peut-être une bonne chose dans le、ouais. fond parce que moi, il y a vraiment le seul premier album que je considère c est, c est comme un grand. C'est là qu'on voit、temps. un groupe extrêmement surestimé. Oui, c'est ça. Mais ils ont ouvert la porte par contre à ce qu'on appelle Britpop de nos jours, là, les groupes、euh, populaires qui, comme Arctic Monkeys, des trucs comme ça. Euh, ça, ça a été Oasis qui a ouvert la porte à ces groupes-là. Mais Oasis a probablement duré également trop longtemps. Il aurait fallu que ça soit quelque chose d'un album ou deux, mais là, c'est devenu un monstre et on a tiré la sauce pas mal. Ce qui nous amène à l'année 1975, alors que Pink Floyd lance Wish You Were Here, bien sûr. Oui. Un excellent album. Ben, je suis Oui, d'un très grand groupe, également. Oui. Eux autres ne sont pas surévalués. Non, et d'ailleurs, tu sais que <rire> sur、euh, la page Facebook des Pink Floyd aujourd'hui,、euh, non pas aujourd'hui, mais、euh, la journée du 12 septembre, on disait que la, la fameuse pochette avait été emballée dans du plastique noir pour oui, pas que、oui. les gens puissent voir le concept derrière、mm -hmm. ça et, et qu'on c o m p r e n n e le p l a s q u e À l'origine. Oui, à l'origine. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que dès l'année suivante, je me rappelle que l'album était disponible、mm -hmm. dans un. Une, un plastique transparent. Ouais, la surprise、euh, Mais tu sais, quand, fa... quand on a réédité l'album l'année dernière en v i n y l e on l'a présenté、euh, à nouveau dans de, de, du plastique noir.、Une、très bonne chose.、Ouais. Très, très bonne chose. Et nous terminerons cette journée、euh, de, des éphémérides du 12 septembre en 2003, alors que nous constatons le décès, malheureusement, de Johnny Cash. À une h e e u r du matin, l'homme en noir est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 71 ans. Sa femme, June Carter Cash, est décédée, elle, le 15 mai de la même année.、Mmh. Euh, donc, euh, elle n'a pas survécu、euh, au décès de June Carter. Mais il avait 71 ans, mais on lui en de, on aurait donné facilement 20 de plus. Ah oui, ben, il y a eu tellement de problèmes avec、euh, les drogues. Et l'alcool, ça l'a marqué beaucoup. Ce、ouais. qui nous amène à la journée du 13 septembre et nous débutons en 1941, alors、euh, avec la naissance de David Clayton Thomas, chanteur de Blood, Sweat and Tears, qui célèbre donc ses 71 ans cette semaine.、Mm -hmm. Tu sais que c'est un artiste qui a contribué、euh, à, à beaucoup. À ce que les artistes canadiens soient signés dans les années 70. Parce que Blood, Sweat and Tears était tellement, tellement majeur, populaire、mm -hmm. ah, okay. au début des années 70 et, et du fait qu'ils avaient ce chanteur canadien incroyablement doué,、euh, que ça a encouragé beaucoup, beaucoup de, de, de compagnies de disques, e d d'étiquettes de disques à signer les artistes canadiens parce que les Canadiens étaient vus comme une espèce d'Eldorado, de, de, d une, une pépinière une, de, tana, de talent.、Euh, Euh, incroyable, tu sais, avec Neil Young, Johnny Mitchell, David Caton Thomas.、Mm -hmm. euh, C'était une belle période pour des artistes canadiens qui voyaient souvent leurs albums être s o r t i r de façon automatique aux États-Unis.、Euh, et c'est pourquoi on a vu beaucoup d'artistes canadiens comme ça avoir très b、bon, e a u c o u p de succès、euh, au début des années 70. Comme、mm -hmm. les Guessous. Oui, exactement.、Mm -hmm. oui, une véritable pépinière de talent.、Mm -hmm. Nous avons aussi en 1944, oui, la naissance de Peter Cetera, chanteur de Chicago, qui célèbre ses 68 ans cette semaine. Oui.、Euh, on, on, la semaine dernière, on a fait une erreur.、Euh, Peter Cetera ne fait plus partie、ah okay, euh, oui, de Chicago、oui. depuis un bon bout de temps, p o u r ça.、Euh, ça m'a surpris parce que c'était la voix de, de Chicago, mais non, il vole de ses propres ailes depuis quand même assez longtemps.、Là. Ça se demandait qui reste dans ce groupe-là. Ouais, non, c'est ça, c'est, c'est un groupe de remplaçants,、ouais. d'une certaine façon. qui nous amène à l'année 1960, cette fois-ci, alors que l e FCC, Federal Communication Commission, bannit les p a y o l a s c'est-à-dire l'échange d'argent de la part des labels contre du temps d'antenne à la radio,、euh, chose dont furent reconnus coupables certains animateurs de radio, euh, dont euh, Murray d e k a y qui euh, malheureusement euh, fut accusé donc, de tout ça, et、euh, a été re en fait, a reconnu avoir、ouais. reçu des pots de vin, qui c qui était c la norme C'est une pratique moche, c'est vrai, mais tu sais, c'est la seule f a ç o Que l e t a b l i s h m e n t avait trouvé de tenter d'écraser le mouvement rock'n'roll. Oui, exactement. C'est minable. Oui, s minable et, de leur part. C'est quelque chose qu'on a vu avec le rock, c'est quelque chose qu'on a vu également avec le blues, tout、mm -hmm. ce qui était musique afro-américaine.、Ouais. Si On voulait dans les années 50 que ça soit joué à la radio, on n'avait pas le choix de payer parce que sinon on allait chercher un alternatif blanc qui était pas mal moins bon ou tout simplement du country, qui était encore plus mauvais. En 1963, nous constatons en fait la naissance de Dave Mustaine, le génie derrière Metallica et Megadeth, qui célébrait、oui. donc ses 48 ans cette semaine. Oui, le, probablement le, le plus talentueux、euh, de, oui. de Metallica. Effectivement. C est, c est, si, si, on se dit souvent, moi,、euh, j'imagine s'il était resté avec Metallica,、ouais. ça serait vraiment pas ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un gars qui avait une tête forte aussi.、Ouais. Euh, mais c'est un, un gars avec un bien mauvais caractère. Ouais, c e s t compréhensible que les gars de Metallica aient décidé de, de, de, de, de s'en débarrasser, ouais, carrément, ouais, ouais, ouais, ouais, carrément. Mais il faut, il faut quand même avouer que c'était quelqu'un d'incroyablement talentueux, pas mal plus que Lars Aurich. Oui, o que oui. En 1965, les Beatles font paraître le simple, les simples plutôt, Yesterday ainsi que Act Naturally. Oui, ça, c'est paru seulement en Amérique du Nord.、Ouais. Euh, parce qu'en Angleterre, les Beatles ont refusé、euh, comme ça qu'il y ait une balade、euh, qui sorte.、Euh... Euh, surtout que c é t a i t pas de mes carnets tout seul. Oui, exact.、Ouais. Euh, euh, C'est sorti seulement ici en Amérique du Nord et ça a eu un immense succès.、Ah, euh, encore numéro un r e、mmh. c o r e de toujours. Et Act Naturally, qui est une de mes pièces favorites,、ah, surtout chantée、oui. par Ringo,、ouais. j'adore cette <rire> pièce-là. <hein. rire> En 1965, toujours, c'est la naissance de z a c h Starkey, batteur de talent et fils du batteur le plus célèbre, oui, de tous les temps, Ringo、oui. Starr. D'ailleurs, ceux qui vont se rendre voir les Wu au mois de novembre vont pouvoir admirer、euh, ses talents、mm. euh, parce que c'est lui qui est, qui est le batteur de, des Wu depuis、oh, quasiment une vingtaine d'années. Exactement. Ils vont、euh. pouvoir voir à quel point il ressemble d'ailleurs à son père.、Oui. Mais il est meilleur, par exemple, comme、ouais, oui, batteur. Ouais, il a eu plus d'expérience. Oui. En 1969, eh bien, c'est le concert du Plastic o n i o Band à Toronto lors du Life Peace Festival, dont、euh, on a tiré un fameux disque en spectacle, bien sûr. John n y Yoko étaient a c c o m p a g n é de Alan White, Klaus w o r m a n et Eric Clapton,、mm. qui, étaient, euh, qui, qui ont traversé l'Atlantique en avion en jam. Oui. Ils n'avaient jamais joué ensemble.、Ouais. Alors,、euh, le, ils ont pris des chansons comme ça dans l'avion. Il n'y avait pour jamais joué e n s e m b C'est vraiment spécial. C'est spécial parce que tu prends l'avion. Est-ce que ça vous t e n t e des gars d'aller faire un concert à Toronto? Oui, mais on n'a jamais joué ensemble. Par e r e m p l e on pratiquait dans l'avion. Alors, il y avait un vol de quoi? Combien d'heures à cette、euh, époque-là? 6-7, quelque chose genre, 7-8.、Oh, Peut-être même 8,、ouais, ouais, euh, donc、ouais. ils ont eu 8 heures pour.、Euh, et à débarquer à Toronto, ils sont arrivés sur la, la scène、euh, d a b a s et puis ils ont donné une prestation dont on a tiré un album qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas, pas essentiel non plus. Alan, Alan White a dû trouver ça b e n l e b e n l e fun de jammer avec pas de batterie dans la c h a m Oui, oui. <rire> Et nous terminons cette journée、euh, du 13 septembre en 2005, alors que les Sex Pistols reçoivent une, une étoile sur l'allée des célébrités britanniques. Oui, ben, qui é t a i t contre toute forme de, de, de reconnaissance. Mais ça devait être gratuit, c'est pas、ouais, ça. Oui, exactement. Exactement. <rire> Donc, on va aller les écouter, les Sex Pistols, justement, avec une pièce tirée de leur seul et unique album. Ils en ont rien qu'un Nevermindable Ox. J'ai choisi la pièce Pretty Vacant. Donc, c'est ce qu'on écoute. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La seule, à d i v i s e r du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Fou 891 FM. Avec That Smell, un de leurs plus grands classiques. C'est tiré du dernier album que le groupe original a enregistré en 1977, avant, le, avant que le groupe soit décimé comme ça,、Exactement. dans un accident d'avion. C'est l'album Street Survivors. Et juste avant ça, on a entendu les Sex Pistols avec Pretty Vacant, et ça, ça nous vient de euh, leur, euh, leur seul et unique album, Nevermind the b o l l o c s v o u s aussi, par un 1977, mais ça fait Leonard Skinner de Sex Pistols. C'est vraiment antithèse. C'est tout à fait des. des Genre s de contraire. Oh oui,、oh, c'est vraiment pas le même genre. Non, c'est des sex pistols en public,、euh, v o m i s s a i e n t sur des rues comme Leonard Skinner.、Mais、je ne suis pas sûr qu'il l'aurait fait en pleine face. Ça aurait été très, très dangereux pour、euh, les sex pistols, ça. é c œ u r e les gars de Leonard Skinner. i e s t très f o r Oh oui, il était dangereux, ces gars-là.、Oh, oui. <rire> 11h55.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 On en est maintenant aux éphémérides du 14 septembre, donc aujourd'hui même dans le temps. Exactement, nous débutons en 1949 avec la naissance de Steve Gaines, guitariste de Leonard s k i n n e r qui est décédé dans le crash d'avion qui a décimé une partie du groupe en 1977. Il avait été engagé par le groupe en 1976 pour remplacer Ed King, guitariste de la formation, qui est également né le 14 septembre 1949. Ah、ouais, oui, c e i Je ne veux pas ça. Les deux、euh, guitaristes.、Ouais. Ed King, qui,、euh, qui avait fait partie du Strawberry Alarm Clock,、oui. euh, et euh, il s'est retrouvé avec、euh, Leonard Skinner comme ça.、Euh, parce que je pense que c'est Al Cooper qui est allé chercher parce qu'il trouvait que c'était bon, le o n a r d Skinner, mais il avait suggéré un、euh, troisième guitariste, ça aurait encore plus d'impact.、Mm -hmm. Donc, Ed King s'est retrouvé avec、euh, Leonard Skinner, sauf qu'il、euh, est parti,、euh, il a quitté le groupe parce qu'il、euh, a une mauvaise vie. Ben, ouais. Comme tous les autres, les nerds, il fumait、euh, trois baguettes de cigarettes par jour,、euh, b u v a i s comme un trou,、euh, et ça, en plus, de, en plus de ça, il devait subir les f o u d r e s de Ronnie Van Zant, hein, qui,、euh, qui souvent lui cassait les doigts, ouais, ou il, lui、euh, cassait la mâchoire,、euh, whatever. C'est p a o n a oui. Oui, c'est ça. Alors,、euh, il s'est sauvé, il s'est sauvé en pleine nuit, Ed King. Euh, parce qu'il n'y avait, avait pas que Ronnie court après. Il, il, <rire> il, il, il s'est en enfui. Et、euh, c'est une très bonne décision parce que lui, il est encore en vie. Oui. Nos jours, alors que la plupart des membres de Lennox Kinnert, à part Gary Rossington, qui est quand même assez, assez mal en point, là,、euh, eh bien,、euh, il, il Ils sont est n encore... t malheureusement décédé. Oui, c'est ça. Et、euh, Steve Gaines l'a remplacé. Bon guitariste, mais il n'a pas été là longtemps, hein, un an. Oui. Et.、Euh, Il est décédé. C'est un de ceux qui sont décédés dans l'écrasement la, la, la, de l'avion. Ce qui nous amène également à la journée, l'année plutôt 1950, avec la naissance de Paul Kassoff, guitariste de Free. Oui. Lui aussi euh, euh, il venait une très mauvaise vie、mm -hmm. et puis、euh, il en est mort. Malheureusement. En 1960, c'est Chubby Checker qui est au numéro un avec The Twist qui、mm -hmm. se retrouvera à la même position en 1962. Donc、oui. euh, descendu et remonté、oui. dans les palmarès. <rire> c'est ça. Particulier.、Oui. En 1968, l'album Throat de Jeff Beck entre dans les palmarès. Oui. Très bon album. Sauf si c'est un album révolutionnaire. o、oui, oui. n dit que ça a été le, le. Comment on dit en français Blueprint. Le blueprint. Ça a、euh... été les plans de base. Oui, c'est ça. C'est ce qui a initié,、euh, ce, qui, ce qui a inspiré Led Zeppelin、oui. pour, euh, leur, euh, dans leur musique, pour leur、exact. premier album. Exactement. D'ailleurs, on retrouve.、Euh, Jimmy、euh, Page. Qui est on, oui, et、euh, on retrouve aussi une pièce commune e e ces deux albums, soit You Shook Me, Willie、oui. Dixon. Effectivement. Euh, et euh, Jeff Beck n'avait pas tellement apprécié que son ami、euh, Page reprenne à son tour euh, cette euh, pièce,、ah. You Shook Me, avec Led z e p p l i n Personnellement, je préfère la version de l a d z e p p e l o n e Ah, ils, font de très, très, ils ont fait de très bonnes versions. C'était l'adage de Jimmy Page, hein, de. de, de... De s'inspirer très très très oui. largement oui. des goûts de ses amis ou des gens avec qui il travaillait、oui. pour par la suite.、Bon, c'est normal.、Oh, oui. oh, oui. C'est un album très important, Truth.、Euh, entre autres, c'est l l a b un m des albums préférés de, de Steve Hill. Je n d、mm -hmm. i、oui. t qu'il l'écoute régulièrement.、Là. Ça l'a beaucoup influencé.、Oh, oui, absolument. En 1969, Genesis se donne son premier concert payant、euh, dans une petite maison de campagne pour un professeur、euh, de l'école du dimanche. Hum.、Mm. <rire> Mais、dis、le Genesis.、Euh, C'est un peu spécial. Le, le、ouais. Genesis de, de cette époque-là n'a pas grand-chose en commun、ah, avec non, non.、Euh, le Genesis pour les, lequel、euh, on les aime. Ouais, on Exactement. C'est、ouais, plutôt ça, le Genesis de From Genesis to Revolution, ouais, qui ressemblait à du Bee Gees. Oui, exact. Ouais. Ouais. En 1974, Eric Clapton est au numéro un du palmarès avec la pièce I Shut the Sheriff, oui, une autre pièce inspirée d'un autre musicien. J'aime bien cette euh, chanson. Euh, je ne suis pas un amateur de reggae, pas du tout. Je n'aime pas le reggae,、oui. mais pas du tout. Mais j'aime、bon. cette pièce I Shut the Sheriff, qui est une composition de Bob Marley.、Hein? Oui, exactement. En 1981, eh bien, c'est le début de la production du film de Wall. Oui, production orageuse, hein, parce oui, que oui. Roger Waters et.、Euh, comment s'appelait le, le, le metteur en scène de、The、Wall C'est le monde qui a c h u t Je v o u b l i é son nom, c'est Alan. C'est、euh, c e lui qui a réalisé aussi MASH,、là. En tout cas, je、oui. ne、euh, s e n t e n d a i e n t pas ces deux-là. Il y avait des visions artistiques euh, très, très euh, diamétralement, diamétralement opposées. Exactement,、ouais, mm -hmm. c'est ce qui est très、euh, malheureux, mais ça a donné par contre un excellent film qui est、uh, The Wall. Ben, on, aime, on aime ou on n'aime pas.、Euh, moi, j'ai toujours été un peu tienne par rapport à,、mm -hmm. à The Wall. Alan Parker.、Ah, c'est Alan Parker, oui. oui.、Euh, mais moi, moi c'est un film que j'ai bien aimé、mm -hmm. et je dis toujours,、euh, justement, à ma bien-aimée,、mm -hmm. il faut que tu es. Elle n'a pas vu encore. Non, c'est ça. Et、non. quand il y a eu le buzz autour des Plaines d'Abraham,、ouais. j'ai dit, ah, j'aimerais ça réécouter le film. Elle dit, ah, mais je n'ai jamais vu ça. Je dis, ben. Il va falloir te préparer pour、ouais. que tu puisses le, le regarder. Ben, je、plaisir. comprends les gens. J'avais un professeur ici à l'université qui était vraiment un fan là, de, de, de ce film-là. C'était un de ses films préférés.、Ah, c est, c est. Alors que moi, je n'ai jamais,、euh, jamais accroché.、Euh, C'est compréhensible aussi. <rire> En 1995, les paroles de Getting Better, écrites à la main par Paul McCartney, lui rapportent 249 000 lors d'une vente aux enchères de la maison Sotheby's. Oui. Quand même pas,、euh, des, des, <rire> du petit change. <rire> non, c'est pour ça qu'on disait la semaine passée, là, In the Life, là, qui s'était vendu à 70 000、mm -hmm. que c'était une a u b a i n e Ah、oh、oui, oh Parce que oui, Getting、vraiment. Better, ce s t pas une pièce majeure des Beatles. C'est une très bonne chanson, là.、Oh oui. mais ce s t pas、euh, ma aussi majeur que l In the Life, qui est 249 000 C'est pas mal. C'est pas mal Pour terminer cette journée du 14 septembre, en 2008, Metallica est au numéro 1 du palmarès avec l'album The Magnetic. Il、ouais. faut avouer que c'est un bon album. Oui. <rire> non, non, <rire> j'ai écouté vraiment, une seule fois.、Ah, je l'ai pas pas passé、euh, d'un bout à l'autre et je l'ai passé à d'autres choses.、Ah, parce que ma blonde l'a laissé dans la voiture pendant l'automne 2008. De, OK. Alors je l'ai écouté plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. Euh, mais dès la, après ma mort, j'ai remarqué qu'il était infiniment supérieur aux autres. Ah,、là. ben oui, c'est sûr、ouais. que si on le c o m p a r e avec Saint Langer ou même、euh, les albums Load et Reload ainsi、ouais. que l'album Noir, c'est meilleur, meilleur de tout ce qui a été fait de, dans le fond depuis 1986. Ah,、oh, b e oui. Après ça,、bon、oui, c est, c est, ça reste à discuter、mm -hmm. avec les, les, les anciens albums de Metallica également. Ce q u nous amène à la journée du 15 septembre, le samedi de cette semaine, et nous débutons en 1962, alors que suite à une conférence de presse téléphonique avec les Beatles, le journaliste du Daily Mirror, Peter Jones, déclare que le groupe ne vaut rien. Ah, un homme de beaucoup de flair, n'est-ce pas? effectivement. Quel imbécile. Il n'a pas dû aimer l'humour des Beatles, q u i aimait beaucoup se payer la traite, dans le fond, avec les humoristes. Les h u m o r Il s t e faisait de l'humour avec Avec les journalistes ouais, et ouais. ceux qui n'étaient pas capables de le prendre,、eh、bien, tant pis pour eux.、Ouais. En 1969, Deep Purple présente le concerto pour groupe rock et orchestre avec le Royal Philharmonic Orchestra au Royal Albert Hall de Londres.、Ouais. Ça aussi, c'est controversé、euh, comme, comme disque et comme projet. Ouais, ouais.、Euh, Deep Purple l'ont refait à quelques reprises hein, dans leur carrière, John Lord l'a refait.、Mm -hmm. euh, Personnellement, moi, je trouve ça très ennuyant. Oui, a s c'est assez.、Euh, c est, c est... Ça, ça serait raté. Oui, a s exactement. Ouais. Ouais, Mais qui, par、euh... contre, je sais, sais qu'il y a des fans. de Mike Ackerfeld de o p e t h a précisé、ah, p beaucoup aimer, cet、ouais. album. -là.、Mm, pas mieux ben, pour lui. Pas... Ouais, exactement. <rire> en effet. En 1974, cette fois-ci, i pendant un concert de la formation, le bassiste de Uriah Heep, Gary Thane, est électrocuté.、Euh, il, a il a survécu, par contre, à l'accident. Oui, mais、euh, ses jours étaient comptés avec、euh, Uriah Heep. Il、mm -hmm. a quitté quelques temps après.、Euh, il y avait une consommation de drogue absolument. Euh, Malsaine. Ah,、euh, oui, alors、euh, on a fini par、euh, lui montrer la porte. Oui, une bonne chose. Il, il était remplacé par John Wenton à l'époque. Ah, o、ouais. u Très, très bon musicien également. En 1976, cette fois-ci, eh bien,、euh, l'album The Royal Scam de Steely Dan est certifié disque d'or. Oui, j'aime beaucoup cet album.、Euh, et Steely Dan aussi, parce、ouais. qu'ils l'ont joué à quelques reprises comme ça, sur la route au complet.、Là. Ah, très, très、euh. bon. Donc, ça les a. Ça,、euh, ça leur a plu. <rire> bon, et tout à fait. Par contre, ils trouvent que la pochette est une des plus laides de, de, des années 70, encore a... <rire> là. Ou pas particulièrement affreuse, mais ouais, eux, ne ai, l'aime n t pas. Je vais aller voir de, de, de, de, quoi, de quoi ça, ça peut ê t r i n a n n juste bizarre. <rire>、mmh, ça, ça, ça peut être intéressant. En 1976, Ringo Starr lance l'album Ringo, Ringo's Rotogravure.、Ouais. Rotogravure.、Ouais, C'est pas bon.、Euh, C'est Ringo.、Ouais. C malheureusement, ben, c a s t un choix. C'est bon. C'est、ouais, bon. C'est Ringo. On, on peut juger de la qualité d'un album tout dépendant avec qui il s'entoure pour le faire.、Ouais. Lorsqu'il n'y a pas les bonnes personnes pour y écrire les paroles ou l'aider à chanter ou a c t u e l l e m e n t musicien invité、mm -hmm. sur l'album, malheureusement, ça va être un échec. Oui. En 1979, c'est la sortie de l'album Slow Train Coming par Bob Dylan. C'est le premier d'une série d'albums religieux, puisque Dylan était à l'époque un born again Christian. Oui, tout à fait. Ce qui était、euh, t o u fait stupéfiant,、euh, puisque. Bob Dylan est de naissance, c'est un juif. Oui.、Euh, ouais. l est passé de façon spectaculaire à, au catholicisme. Il a、euh, été juif juif athée, finalement, il est passé born again.、Mm -hmm. Donc, c'est un, un peu particulier. Slaughtering Coming, c'est un album、euh, très moyen. Oui. j a l a i s dire médiocre, mais c e s t pas médiocre, c'est très moyen.、Euh, mais c'est le meilleur des trois. Mm -hmm, ouais. Ouais, parce que o n p a r l tu parlais de la trilogie, il y avait Shot of Love et、euh, Saved. Oui, exact.、Euh, dans l'ordre contraire, là, plutôt、ouais. Saved et Shot of Love.、Euh, Celui、ouf. avec la main qui descendait aussi. Ça, c'est Saved. Save,、ouais. ouais. On a changé la pochette d'ailleurs pour、ah euh, oui? le, le, le CD. Lorsque le CD est sorti, on a mis une autre pochette. Je ne sais pas pourquoi.、Euh, bon, Peut-être.、Euh... Peut-être qu'on jugeait que ça représentait un peu moins Bob Dylan.、Mm -hmm. euh, o n mais je trouvais、euh, que ça faisait moins bon Dieu Zélie. Ouais, ouais, c'est ça, exactement, ça peut aider. En, 19... en 2003, plus tôt, cette fois-ci,、euh, eh euh, Billy Corgan annonce la fin de Zwan, son groupe <rire> post-Smagin' Pumpkins. Ah, c'était pas grave, ça.、Ah, ça. Ça a passé, <rire> probablement, un petit peu inaperçu. <rire> en 2004,、euh, c'est le décès de Johnny Ramone,、euh, guitariste légendaire du groupe t h e Ramones,、euh, groupe qui est malheureusement décimé. Je crois qu'il reste simplement、ah, et... Didi, qui est encore、Marky. en vie. Marky. Marky, voilà,、mm -hmm. qui est encore en vie, malheureusement. Et pour terminer. b e n malheureusement. Heureusement pour ouais, lui. Oui, oui, heureusement pour lui. <rire> oui, oui, oui. Effectivement, mais c'est malheureux que le groupe soit déçu.、Oh, oui, tout à fait. tout à f a Ils t i n'ont pas vécu vieux, hein? Non, ou... non, c'est ça. Ils ont, ils, ont, ils ont eu beaucoup de. En、bon, fait, ils ont connu une vie assez reconnaissante. b e n c'est ça. Il y a envie les conséquences.、Mm -hmm. Euh, et nous terminons e r cette journée du 15 septembre en 2008 avec le décès de Richard Wright, claviériste et membre fondateur de Pink Floyd. Il est décédé malheureusement d'un cancer. Il avait 65 ans. Oui, il était jeune. Et puis、euh, lui, pourtant, ce n'en est pas un qui, qui, qui, qui se vaudrait dans les excès. Non, non, non, non. Contrairement pas tout, pas aux Six p i s t o n s aux Ramones. Oui. Ce qui nous amène à notre dernière journée des éphémérides de cette semaine, le 16 septembre. Et on débute en 1925 avec la naissance de b b King, guitariste et de blues, bien sûr, de renom. Célèbre ses 87 ans cette ouais, semaine. Oui. Il est venu encore une fois à Montréal hein,、ouais. cet été. Il continue à faire、euh, des tournées. C'est incroyable.、Ouais. Ce, ce gars-là est en forme. Oui, sauf que maintenant, il doit jouer assis. Oui.、Ouais, et ouais. puis, il、euh, a besoin d'un peu d'aide. Oui, bah, c'est sûr, c'est sûr.、Ouais. En 1942,、eh、bien, nous avons la naissance de Bernie Calvel, Calvert, plutôt bassiste des Hollies, qui célèbre ses 70 ans cette semaine. Un autre qui vient d'atteindre le vénérable club des Rockers Les... septuagénaires. Exact. <rire> En 1963, les Beatles lancent She Loves You aux États-Unis. Bien sûr qu'ils allaient connaître.、Euh, Est-ce est que c'est la première qui ait connu un succès numéro un、euh, Non, c'est I w a n n a Hold You In. I w a n n a Hold You In, effectivement. Mais c'est une des premières、euh, She Loves You à avoir été comme ça, m t stratosphérique. Oui, en effet. <rire> C'était une pièce super nounoun.、Ouais, e、euh, oh, Les paroles、ouais, sont ouais. vraiment stupides. Mais、euh, c'est infectueux. C'est contagieux comme.、Euh, Euh, que, comme refrain, et puis、euh, c'est très bon. Oui, c'est、bon. vraiment.、Euh, mais c'est juvénile. C'est la base vraiment de la pop.、Oui. C'est très bien interprété. C'était les débuts du rock'n'roll. C'était une musique juvénile, et puis、euh, c'est correct. Exact,、ouais. exact. Ce qui nous amène à l'année 1967, alors que l'album Are You Experienced de Jimi Hendrix entre sur les palmarès. Ça, c'est un autre album absolument révolutionnaire. Oui, exact. Et à avoir écouté d'ailleurs. Parce qu'on peut connaître Jimi Hendrix, mais vraiment, il faut écouter cet album-là、mm -hmm. euh, qui, qui représente la quintessence de ce gars-là. Oui. En 1970, dans un sondage du Melody Maker, Led Zeppelin déclasse les Beatles en tant que groupe favori des jeunes britanniques. Oui, c'était la première fois en sept ans, huit ans. Oui, et on passait, ans. on passait vraiment d'une époque à une autre.、Mm -hmm. Absolument. Oui, parce que les fans de Led Zeppelin n'étaient pas nécessairement des fans des Beatles. C'était une non, nouvelle non, génération.、Oh, oui,、ouais, c'est ça, exact.、Ouais. Et les plus vieux ne comprenaient pas nécessairement les z e p l o n e s Exact. Il y, a,、mmh. il y a eu une espèce de cassure à ce moment-là. Oui, oui, oui. Un peu comme、euh, lorsque Kiss sont arrivés, hein.、Mm -hmm. euh, les, les plus vieux ne comprenaient pas Kiss, trouvaient ça niaiseux, et puis、euh, les jeunes euh, capotaient. Ah、euh, oh、oui, et d'ailleurs, il、euh, y avait、euh, dans le fameux reportage que j'ai écouté sur Kiss cette semaine,、euh, les, un fan de, de Kiss qui est devenu, je pense, fondateur de la Kiss Army ou quelque chose du genre. Euh, qui disait que ce n'était pas facile d'aimer Kiss au、mm -hmm. début,、euh, même d é p a s s e r à live parce que tu te faisais battre à l'école si wow, tu disais que tu aimais、ouais. Kiss. C'était <rire> mal vu et tu、oh, oh. te a s s a s transformer tranquillement.、Ouais. En 1972, cette fois-ci,、eh、John Lennon et Yoko Ono lancent Sometime in New York City. Ah, oui. ah. C'est un des seuls albums de John Lennon que je n'ai pas écouté. Ah non! Oui,、euh, écoute, c est, c est, c est un, musicalement, c'est un bon album.、Euh, c'est au niveau des textes que. va、bon, se faire faire la morale par un millionnaire. Là, ouais, c'est un, un peu spécial. C'est une morale de gauche. Là,、euh, la、ça. gauche caviar, comme、ouais, on dit. Ouais, c'est ça, exactement. Là,、euh, des, des bobos. Là.、Euh, ça, c'est. C'est assez discutable.、Mmh. Euh, la pochette est très belle.、Mmh, ouais. euh, la musique est fort correcte.、Euh, mais je, je pense pas que je vais en faire tourner une face、euh, de cet album <rire> parce que ce s t pas vraiment devenu un classique. Non, c'est ça.、Euh, donc on parle de la sortie en Amérique du Nord, je pense, parce qu'en Angleterre, il était sorti plus tôt au mois de juillet. Oui,、oh, mmh. ouais, ouais, effectivement. Mais je ne déteste pas cet album-là. Ah, Contra mais Contrairement que... À, parce que si tu regardes les cotes que les critiques ont données dans le temps à cet album-là, elles sont vraiment pas bonnes, les cotes.、Mm -hmm. euh, mais moi, je donnerais pas u n e mauvaises c o t e à cet album-là. Un set.、Euh, faud, faud, faudrait que je l'écoute. Faud,、ouais. Mais les textes ne sont <rire> pas o r t Un peu、là. moins bons.、Ah. Ce qui nous amène à l'année 1977, alors que, que, qui, qui est marquée en fait, par le décès de Mark b o l i n Euh, mieux connu comme étant le, le, le membre fondateur et leader de T-Rex.、Mm -hmm. Certains、euh, même l'appelaient simplement T-Rex. C'est vraiment le, le visage de ce groupe-là. Oui,、euh, oh, il était sur les pochettes de T-Rex. Oui, c'est ça, exactement. Tout seul. <rire> exact, exact.、Euh, il avait seulement 29 ans. Il est décédé, malheureusement, dans un accident de voiture.、Là. Il était en plein déclin, par contre. Hein, ouais, parce ouais, que、ouais, T-Rex、ouais. ont été incroyablement populaires là, au début des années 70.、Ouais. Les grosses années, c'était 72, 73. C'est Là, il était en déclin et.、Euh, Il revenait en voiture avec sa, sa blonde qui conduisait.、Euh, et puis,、euh, sa blonde, mannequin. Et puis, euh, euh, bon, elle r e n t r e dans un arbre.、Mm. Je pense qu'elle a survécu.、Hein. Ah,、mm. ça, je ne sais pas. Il a survécu. Par la suite, en 1984, Dire s t r a i t s est au numéro un du palmarès avec la tune, la, la <rire> chanson,、euh, comment dire, la, la, la, la chanson sacrilège, la chanson.、Euh, Oni. Oni, oui.、Euh, Money for Nothing,、mm -hmm. euh, qui est, fut、euh, classée dans les pièces、euh, donc, Abané, euh, à l'index de、ouais. la radio. Ouais, on a changé depuis ce temps-là.、Oh, ouais, on e s t revenu là-dessus. C'était tellement niaiseux. Ouais, ça faisait 30 ans que ça jouait、eh, quasiment. Là, et puis.、Euh, Soudainement, on décide que c'est inacceptable. C'est ça, il faut, faut, faut se replacer parce que bon, c'est à cause de l'utilisation du, du terme fagot, q、mm -hmm. euh, donc, terme offensant oui, oui. pour、euh, les, les homosexuels, ce qui est très vrai, mais il faut se replacer vraiment à l'époque où c'était un mot beaucoup plus, je dirais pas accepté, mais c'était une insulte commune là, qui ne voulait pas nécessairement représenter une attaque envers、euh, les gens,、euh, les, les, les homosexuels à l'époque. Ce q u nous amène à l'année 1993, alors que la maison de l'ex Jefferson Airplane et Grace Slick est détruite dans un e incendie. Ce fut、euh, le début de, de la descente aux enfers là, de Grace ouais, Slick à partir de l ça. Elle a fait une espèce de dépression.、Mm. Elle buvait beaucoup aussi.、Ouais. Et puis,、euh, quelques semaines plus tard, elle a, elle a reçu la police qui avait été appelée chez elle avec un fusil. Oui, exactement. La Chanceuse n a pas é t é e abattue, d'ailleurs. Ok, oui. Euh, ce qui était d'ailleurs arrivé avec、euh, Mal Evans,、euh, oui. qui était Roadies des b e a t l s Il、mm -hmm. a été assassiné、oui. par la police. parce q u en fait. Il y a eu un échange de coups de feu c e q u i s'était embarcadé chez, chez lui avec une carabine.、Oui. C'est une très mauvaise ah, chose. Ah, c'était pas、ça. un、euh, fusil d e n f a n t qu'il y avait Ah, c'est possible. C'est possible、je、aussi. Non, c'était même pas un vrai fusil. Il menaçait les policiers, mais je pense pas qu'en fait, je dis échange de coups de feu, c'est plus les policiers qui ont tiré. parce que... Mais、euh, ouais, donc、euh, c'est une très malheureuse histoire, é g a l e m en t de Mal Evans. Et nous terminerons cette semaine d'éphéméride du 10 au 16 septembre 1998, alors que les membres de m o t d t e Hoople se réunissent pour la première fois en 24 ans. Lors d'un événement promotionnel dans un Virgin Megastore. Oui, il me semble qu'ils sont revenus depuis ce temps-là, mais là, je ne pense pas qu'ils ne vont revenir jamais. Ils ont, ils ont connu un, aussi un s o u s r e s s a u t de popularité il y a quelques années. D'ailleurs, hier soir, à Télé-Québec, jouait le film Juno、euh, où on retrouve la pièce All the Young Dudes、mm -hmm. sur la, la, la, la trame sonore. J'ai trouvé ça très drôle parce que c'est une pièce que j'ai connue quand j'étais jeune et c'est revenu populaire. Là, tout le monde me d i i t écoute, ça, c'est super bon. <rire> oui, je la connais déjà. Ça a dû、nouveau. les aider à vendre quelques, oui, quelques, à quelques albums. e h bien, merci beaucoup, Simon. Merci.、Euh, je voudrais que Simon anime、euh, des, deux émissions sur nos ondes. Oui. Il y a l'album classique, ça, c'est les vendredis à 10h, juste avant un classique. C'est en reprise des mardis à 17h et les samedis À 18h. Et oui, ça change toujours comme ça <rire> l'horaire en début de session.、Euh, t l l e a n i m e aussi une, une toute nouvelle émission qu'elle a fait ses débuts cette semaine、Exactement. avec、euh, le sympathique Maxime Tanguet.、Euh, L'examen final, ça, c'est les lundis à 13h. C'est en reprise aussi les.、Euh, je me sens que c'est les mardis. Mardi ou mercredi, j e s pour ça q u v é r i f i e r ça change. v é r i f i e r sur le site web、euh, l'horaire, la, la programmation au www.cfou.ca. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous êtes à l'émission Rac k Classique en compagnie d'Alain L'Affaire, une émission entièrement consacrée comme ça aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Il est maintenant midi 16. Euh, cet après-midi, je vais vous présenter plusieurs nouveautés, soit les nouveaux albums de ZZ Top, Bob Dylan,、mm -hmm, grosse pointure, n'est-ce pas?、Mm -hmm. Gojira et Catatonia,、euh, ainsi que le premier disque d'une jeune et excellente nouvelle formation de Montréal qui vient de sortir son premier album, Buffalo Theory MTL. L'album s'appelle Heavy Ride. Et de plus, je vais vous présenter une face complète de non pas un, mais bien deux albums v é n é n e u classiques parus il y a 35 et 40 ans, soit. Et Farewell to Kings, The Rush et c l o s e to the Edge de Yes,、euh, qui est sorti、euh, il y a exactement、euh, 40 ans hier, hein,、oh oui. le, le, le 13 septembre 1972.、Euh, dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler、euh, du deuxième album、euh, de la formation américaine、euh, Ram Jam, intitulé Portrait of the Artist as a Young Ram.、Euh, je vais aussi vous présenter une toute nouvelle pièce, toute nouvelle. De Neil Young avec le Crazy Horse.、Oui. Un peu plus tard,、euh, environ. Euh, euh, pff, difficile de dire à quelle heure exactement, <rire> mais ça va se faire d'ici 14 heures.、Euh, tout ça, donc, tout au long de l'après-midi.、Euh, mais d'abord, on va écouter des trucs plus légers des années 60, la musique de plage, <rire> pour ceux qui, dont le bruit des vagues résonne encore dans leur tête.、Euh, dans un moment, on va entendre un classique des Rivieras, mais tout de suite, on écoute les McCoys. Hang on, Snoopy, vous êtes à de la Radio l'antenne la Campus. faux. 89.1 Snoopy. Sno Damn. What、yeah, the fuck? A pretty little chick wherever you go.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 Les 12 et 13 octobre prochains la Bâtisse industrielle, Trois Rivières m é t a l en collaboration avec Logan McQuaid, Lapus Rock et C4891 présentent le Trois Rivières Metal Fest, d u 1 i è m e édition. 15 groupes sur deux soirs mettent en vedette g o r g u t s Hearth, セトリック・カネッジ、クリス・ヤン、セプティック・フレッシュ、カタクリスム。 レコーディング・レコーディング・レーディング・レコーディング・レグ・レコーディィング・レコーレコーディング・レコーディング・ング・レコディンーディング・レング・レコーデング・レコーディング・レコーディング・レコーディン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 Pour l'écouter. 89 Wiped Out s'est tiré de son premier album solo, album homonyme qui est paru simultanément avec、euh, ceux des trois autres membres de Kiss en 1978, à l'automne 1978. Et juste avant ça, on a entendu deux classiques、euh, du rock de garage et du rock de plage, de, du surf rock. Euh, on a entendu les Rivieras avec California Sun, ça c'est Perrin 45 Tours en 1963. Et au début du bloc, on a entendu les McCoys avec Hang On Sloopy, c'est tiré de l'album du même nom, Perrin en 1965. Mon ami Simon Fesbé me racontait il y a quelques minutes que dans un documentaire sur Kiss, Gene Simmons disait qu'à leur début, Kiss avait de, de la difficulté à se faire engager dans des clubs,、euh, dans des boîtes de nuit, dans des salles de spectacle parce qu'il ne jouait pas cette pièce Hang On Sloopy.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 De ZZ Top, La Futura.、Euh, pour le moment, on va y aller avec un bloc entièrement constitué de nouveaux matériels par des groupes de vétérans qui ont ressurgi comme ça cette année. Dans un instant, on va entendre Van Halen et Aerosmith. Mais tout de suite, on écoute les anciens, le, le groupe avec lequel.、Euh, Ace f r e h l e y s'est fait connaître, mais qui fait carrière sans lui, qui se débrouille très bien depuis, depuis presque dix ans. Je parle de Kiss, bien sûr. Hell or Hallelujah, c'est tiré de l'album à venir, Monster, qui sort en octobre. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m a i n o m a n la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!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 セファリッカネジー、プリズン、セプティクフレッシュ、カタクリズム。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 Diamond David Van Halen avec Outer Space, un morceau tiré de leur excellent dernier album, Another Kind of Truth. qui est Paru plus tôt cette année. Juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec Legendary Child. C'est une pièce qui est tirée de leur album à venir Music from Another Dimension qui doit paraître au mois de novembre. Et au début du bloc, on a entendu Kiss avec Hell or Hallelujah. Ça, c'est tiré aussi de leur album à venir Monster qui lui doit paraître au mois d'octobre.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 N'importe quand dans les semaines, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Surtout, ne vous gênez pas. Le site se trouve au w w w r a c l a s s i c n e t Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album de ZZ Top, leur premier en 9 ans, puisque le dernier remonte à 2003,、euh, l'album Mescalero, que je vais trouver fort correct, mais. Sans plus.、Euh, pour leur retour, euh, les euh, trois Texans ont fait appel、euh, comme ça au x plus grand s producteur s des 30 dernières années. Nul autre que Rick Rubin qui a produit、euh, le disque en compagnie des, du guitariste Billy Gibbons.、Euh, un bon petit disque de blues rock Boogie, très inspiré et qui,、euh, je pense, va compter parmi leurs、euh, très bonnes réalisations en carrière. Personnellement, j'ai toujours aimé le z z Top des premières années, c'est-à-dire、euh, euh, lorsqu'ils étaient un simple groupe de Hard Rock. Rock Boogie, et surtout les disques、euh, Tress o m b r e、euh, s Fandango, d e g u e l l o Je les ai pas mal moins aimés quand ils ont pris un virage,、euh, je dirais technologique et synthétique dans les années 80, un virage qui a eu beaucoup de succès、euh, auprès du grand public, mais que j'ai trouvé, moi, un peu, un peu plate.、Euh, les albums Eliminator, Afterburner, Recycler.、Euh, j'ai aimé ce nouveau disque puisque ZZ Top est u p Ils sont retournés à leurs racines, si on peut dire. Ils sont retournés au blues et au hard rock, au boogie. Question de vous donner une idée de ce qu'il a l'air, ce disque. Je vous propose d'aller tout de suite en écouter trois morceaux. La Futura de ZZ Top. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes,、euh, la s e l e diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.、Mm -hmm. 25 lighters on my d r e s s e r yes, sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my d r e s s e r yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters on my 25, folks. i gonna break the bank, t t e r than five moon. b o t to rip the suits with 25 flows. I got 25 light as well, don't you know? Mm hmm. 25 fly diamonds in my ring. 25 12s in the t r u s to bang. Oh, low. Making move, s making 25 mil. Calling off o r a big d m e n i n e n i l l e 25 letters on my dress, e r d r e s s e r I got to get paid. I got 25 letters on my dress, e r d r e s s e r you know 25 doors <laughs> Representing for the d o o r s And hold the 25 more Seize it done, put 25 out the door Hitting the hard, we're gon' do n o t h i n till 25 shows Put 25 lies on my d r e s s e r I'm d r e s s e r yes sir I got to get paid I've、yes, got, to, got to get paid I've got to get paid I've got to get paid sur mode classique jusqu'à 17h. On vient De trois morceaux tirés du tout nouvel album de ZZ Top La Futura. On vient d'entendre la pièce Chartreuse, qu'un Québécois francophone prononcerait Chartreuse.、Euh, C'est ma préférée du disque, je pense. Juste avant, on a entendu Consumption, qui、euh, est aussi très bonne. Et au début du blog, on a entendu le premier extrait du disque et le morceau qui ouvre l'album Got to Get Paid. Très bonnes, trois très bonnes pièces、euh, sur ce disque, mais il y en a plusieurs autres très bonnes aussi. Je pense à Flying High, I Don't w a n n a Lose, Lose You et Have a Little Mercy qui rappelle Waiting for the Bus sur le disque Tres Hombres, un album qui date presque de 40 ans. C'est un bon retour, je pense, pour ce trio légendaire. Ça vaut le détour pour les amateurs de boogie old school. Je lui ai donné un 7 sur 10. m 12h58, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, dans le prochain bloc, on va entendre la musique de Nazareth et de Grand Funk Railroad, mais tout de suite, on, on écoute Queen. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Ménomones, la seule à diffuser du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM.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 フォーカーヴァン。 Frank Ray Road avec la pièce-titre de leur album We're an American Band de 1973, c'est un de leurs grands classiques. C'était précédé de Nazareth avec la pièce-titre de leur album Expect No Mercy de 1977. Et au début du bloc, on a entendu Queen avec Bright Rock, le morceau qui ouvre leur troisième album She Heart Attack de 1974. 13h13, vous êtes à l'émission Rocklessique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous parler du tout nouvel album de Bob Dylan intitulé Tempest. Pour le moment, on va y aller avec un bloc blues et folk rock. Dans ce moment, on va entendre Johnny Winter et Crosby s t i l l s n a s h Young, mais pour le moment,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 C'est assez fou pour l'écouter. 89、ans. I said, man, you must you put me on?、But、I said, no, they say what? I said, she can do what she wanted, but. Next time you see me, come i n on, bro, you better run. Third World War. I'm kind of o r o m o t e d I'm h o n n a start off the floor. s t i l l h a v e n games to h play a Super b o r l but yeah, I think it can be very easily done. Put some bitches out in the sand, we'll do it. On an i v e r h g e l e t w do it. Where can I'm gonna Ten, n gotta run.、Mm. Not at this point with this gun. On va écouter un petit bloc de reprise s puisqu'il était constitué de trois artistes qui faisaient comme ça des reprises de chansons par d'autres artistes. On vient d'entendre Johnny Winter avec sa relecture d'un classique de Bob Dylan, Highway 61 Revisited. C'est tiré de l'album Captured Live de 1976. C'était précédé de Crosby s t i l l s n a s h Young avec leur version de Woodstock de Johnny Mitchell qu'on retrouve sur l'album classique Déjà-Vou. 1970. Je vous rappelle que dans une douzaine de minutes, je vais vous présenter une toute nouvelle pièce de Neil Young. Au début du b l o c on a entendu les Doors avec une relecture d'un classique du blues Backdoor Man, pièce qu'on retrouve sur le premier album des Doors, un premier album homonyme qui est sorti en 1967. 13h54, vous êtes à l'émission Rac Classic en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de cette semaine. Je vous parle du tout nouvel album de Bob Dylan intitulé Tempest et qui est sorti mardi dernier. C'est le 35e album studio de Bob en carrière, une carrière discographique qui a débuté il y a 50 ans puisque son premier album homonyme est sorti il y a exactement 50 ans. Cette année, en 1962, une carrière souvent en dents de scie avec、euh, des moments très forts, mais aussi,、euh des périodes plus moches,、euh, mais il faut dire à sa décharge de, de Bob,、euh, à la décharge de ce très grand poète que depuis,、euh, l'album,、euh, Time Out of Mind de 1997, il est pas mal irréprochable puisque tous les albums qu'il a sortis depuis 15 ans sont vraiment bons.、Euh, évidemment, ça reste subjectif puisque beaucoup de gens sont incapables de supporter sa voix, u、euh, n e voix qui s'est vraiment détériorée dans les dernières années. Ça a jamais été une grande voix, Bob Dylan, mais là,、euh elle ressemble de plus en plus à celle de Pierre le Canard et,、euh, pour plusieurs, c'est trop.、Euh, mais ceux qui sont capables de passer par-dessus,、euh, cette voix rugueuse et graveleuse et même de l'apprécier, d'apprécier son chant,、euh, quelque peu torturé. ça existe, il、euh, y en a qui m'ont dit、euh, qu'ils apprécient,、euh, la façon de chanter de Bob Dylan maintenant. Eh bien, ces gens-là ont pu découvrir que malgré l'âge et、euh, les années qui passent, Bob Dylan est encore pertinent et il a encore quelque chose à dire et à raconter. Euh, le nouveau disque Tempest est dans la même mouvance que les trois précédents, c'est-à-dire un faux contemporain très près de ses racines, même s'il est électrique. musique, fortement teintée de country, de rockabilly, de blues, de swing,、euh, de jazz des années 30 et 40, euh, euh, certains genres musicaux qui remontent avant même la naissance de Bob Dylan. En fait,、euh, dans les textes, il est souvent question de, de, de, sur ce disque, il est souvent question de violence, mais, euh, Bob,、euh, sait aussi être léger et être drôle, même si c'est souvent de l'humour noir.、Euh, il raconte, comme d'habitude, plein de petites histoires qui ne finissent pas souvent bien. dans la pièce Roland John, il rend hommage à son ami John Lennon. Comme ça, 32 ans après son d é c è s i n on peut pas accuser Bob Dylan d'être opportuniste. dans cette chanson, il reprend, Bob reprend donc des, des paroles de chansons de Lennon. La pièce titre, Réel Tempest, dure quasiment 14 minutes et raconte la tragédie du Titanic. sujet vraiment surprenant de la part de Bob Dylan. mais c'est malheureusement, loin d'être une de ses meilleures. e u c'est pas une pièce qu'on va avoir le goût de réécouter plusieurs fois sur cet album. Question de vous donner une idée de ce nouveau Dylan. Je vous propose tout de suite d'aller en écouter deux, deux morceaux parmi les meilleurs、euh, qu'on retrouve sur le disque Tempest de Bob Dylan. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai folk rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. Duquesne train gon' ride me night and day. You say I'm a gambler. You say I'm a pimp. But I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like it's on a funnel. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she never blows before. Blue light blinking, red light glowing. Blowing like she's at my table door. You're smiling through the fence at me. Just like you've always smiled before. Listen to that Duke's whistle b l o w i n b l o w i n like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duke's whistle b l o w i n b l o w i n like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to t h a m two keen w h i s t l e blowing. b l o n n like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing. Lord Lark is gonna blow my blues away. You're a rascal, I know exactly where you're going. I'll leave you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that d u q u e s n e whistle blowing. Blowing like it's gonna kill me, d e a d I n g I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree's still standing. That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that ducade whistle blowing, blowing like she's blowing right on time. I'm gonna walk across the desert till I'm in Rabbi's back、by. I won't even think about what I left behind n o t h i n g b a c k there anyway I can call my own Go back home, leave me alone. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Ever since the bidders burned the White House down, there's a bleeding wound in the heart of town.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 Help my weary soldier rise. I kissed your cheek, I dragged your plow. You broke my heart, I was your friend till now. It's a long road, it's a long and narrow way. I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. In the courtyard of the golden sun, you stand and fight or you break and run. You went and lost your lovely head for a drink of wine and a crust of bread. It's a long road, it's a long and narrow way. I can't work up to you. You'll、we'll、surely have to work down t o me someday. We looted and we plundered on distant shores. Why is my share not equal to yours? Your father left you, your mother too. Even death has washed his hands of you. It's a long road, it's a long and narrow way. Can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. This is hard country to stay alive in. Blades are everywhere and they're breaking my skin. I'm armed to the hilt and I'm struggling hard. You won't get out of here on the s c a It's a long road. It's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. You got too many lovers, waiting at the wall. Buying a thousand tubs, I couldn't count them all. Yesterday, I could have put them all in the sea. Today,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 w e l c o m e baby, you can do no wrong. Put your r i e s around me where they belong. I won't take y o u on a r o l l e r c o a s t e r r i d e Lay my hands all over you, tie you to my side. It's a long road, it's a long and I w i l win. I can't work up to you. You'll surely have to work down to me do someday. I got a heavy stacked woman with a smile on her face. And she has crowned my soul with grace. I'm still h u r t i n g from an a r r o w t h a t d here's my c h e s t I'm g o n n a have to take my head and bury it between your breasts. It's a long road. It's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Been dark all night, but now it's dawn. The moving finger is moving on. You can guard me while I sleep. Kiss away the tears I weep. It's a long road, it's a long and narrow road. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. I love women, and she loves men. To the west, and we're going back again. I heard a voice at the dusk of day saying, Be gentle, brother, be gentle and pray. It's a long road, it's a long and our way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Bob Dylan, On vient d'entendre deux morceaux parmi les meilleurs qu'on retrouve sur son tout nouvel album intitulé Tempest. On vient d'entendre un des blues les plus vivants du disque, Narrow Way,、euh, qui fait référence comme ça à un classique des débuts de Bob Dylan, Maggie's Farm. Maggie's Farm, était un des premiers r o c k électriques de Bob, avec lequel il a fait scandale en ouverture、euh, de son spectacle au festival folk de Newport en 1965. Performance qui est passée à l'histoire comme c'est un des moments les plus marquants de l'histoire du rock. Juste avant Narrow Way, on a entendu le morceau. u、euh, c a n e whistle, Euh, qui ouvre le disque et,、euh, qui en est le premier extrait, un petit shuffle rockabilly euh, teinté euh, de blues et de swing des années、euh, 30 et 40. On, on a fait un vidéoclip avec,、euh, Duke Kane Whistle, vidéoclip,、euh, euh, qui est plutôt drôle,、euh, mais aussi incroyablement violent, ce qui est surprenant de la part de Dylan,、euh, malgré la, la géreté de la musique, le clip, lui, est très noir, mais,、euh, c'est un peu l'image de l'album puisque Dylan raconte、euh, des histoires、euh, très violentes par moment sur s le disque,、euh, souvent Tremper dans l'humour noir. Je lui ai donné une cote de 7 sur 10 à cet album Tempest. Ceux qui ont aimé les deux disques précédents de Bob vont beaucoup l'aimer. t r é 51. Vous êtes à l'émission r o c c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps dans une、euh, quinzaine de minutes. Je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs cette semaine. Je vais vous présenter le deuxième album de la formation américaine Ram Jam. It is the portrait of the artist as a young ram de 1978. Très bon disque. Pour le moment, on va y aller avec un peu de folk rock, blues rock et Americana. Même,、euh, dans un moment, on va entendre Hot Tuna Et les Grateful Dead, mais tout de suite, on écoute Neil Young. Ce matin, on a reçu、euh, le tout nouvel extrait de Neil Young、euh, tiré d'un album à venir、euh, qui doit paraître le 30 octobre, l'album、euh, Psychedelic Pills.、Euh, Neil Young qui est accompagné du Crazy Horse.、Euh, L'extrait s'appelle Born in Ontario. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai de vrai rock à t o i r i v i è r g e C'est fou. フェム、フェム、フェム、フェム、 The w o l e world has been good to me. So I try to give back and I try to be free. I was born in Ontario. I was born in Ontario. in A while w h e n things go wrong. I might pick up a pen and scribble on a page and try to make sense of my inner rage. One cold winter, we went down south with daddy's typewriter for a couple of months. But I was born in Ontario. Ontario. I was born in Ontario. The black flypacks a n d the green grass grows. That's where I learned most of what I know. Cause you don't learn much when you start to get old. I moved on at a tender young age. Mom and dad ain't never s e e m e d t o stay in any one place for very long. We just kept moving, moving on. But I was born in Ontario.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 f o t i h t y f o u r from you n know, o I was trailed by Twin. Sleep that night till the morning came around. s e t out, run, but i take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight just might get some to sleep tonight. Ran into the devil, baby, only 20 b i l l s Spent the night in Utah in a cave up in the hills. s e t out.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 She don't be the one c h e r i t h e First one says she got my c h i l d But it don't look like me. I set out running, but it took my time. My friend, the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just by g e t t i n some sleep tonight. We set down the dimension of、like、classic. Avec la pièce hit single number one tirée de l'album America's Choice de 1975,、une、pièce qui servait de thème de clôture de l'émission de télé Don Kirshner's Rock Concert, une des très rares émissions à diffuser du rock dans les années 70. Juste avant ça, on a entendu les Grateful Dead avec、a、Friend of the Devil, t i r é de l a b u m American Beauty. 1970. C'est au début du b l o c q u on a entendu Neil Young et Crazy Horse avec une toute nouvelle pièce, Born in Ontario, pièce qu'on a reçue ce matin ici à la station.、Euh, c'est,、euh, t i r é de l'album à venir, Psychedelic Pill, qui doit paraître le 30 octobre. Je vous rappelle que Neil Young et Crazy Horse seront en spectacle au Centre b e l l le 23 novembre prochain. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain L'Affaire, émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une demi-heure, je vais vous présenter une face complète d'un album Vénéne c l a s s i q u e paru il y a exactement 40 ans. Cette semaine soit close to the edge de Yes pour le moment. On en est,、euh, maintenant rendu à la chronique、euh, des groupes obscurs. Et cette semaine, je vous parle d'un groupe américain des années 70 du nom de Ram Jam et,、euh, tout particulièrement de leur deuxième album, Portrait of the Artist as a Young Ram, paru en 1978. Ram Jam qu'on pourrait qualifier、euh, de groupe、euh, One Hit Wonder puisqu'ils ont、euh, connu un succès mondial en 1977 avec leur reprise、euh, d'un classique、euh, du blues de l e d Belly, Black Betty, version heavy metal qui a eu,、euh, de façon très surprenante. C'était un succès dans les discothèques et les amateurs de disco, e、euh, u probablement à cause du rythme très facile à danser en 4 4 Black Betty est monté jusqu'à la 18e position du palmarès Billboard il y a 35 ans. En septembre 1977, Ram Jam, c'était un quatuor de Cincinnati,、euh, un groupe de Southern Rock fortement influencé par b a c h m a n Turner Overdrive. Ils étaient dirigés par le guitariste Bill Bartlett, qui、euh, s'était illustré une dizaine d'années plus tôt avec、euh, le groupe de rock psychédélique Lemon Pipers, dont j'ai parlé dans une précédente chronique sur les groupes obscurs et qui ont eu eux aussi un énorme succès avec une chanson qui est devenue un classique, que ce soit Green Tambourine, Bartlett a formé un groupe du nom de Starstruck qui a connu le succès avec une première version de Black Betty au milieu des années 70, mais n'a、euh, obtenu qu'un succès régional.、Euh, Elle a uniquement marché dans les régions de Cincinnati. Il、euh, y en a qui préfèrent cette version. Personnellement, je préfère celle de Ram Jam.、Euh, les b o n s de, de l'étiquette de disques é p i q u e ont toutefois eu le flair comme ça de reconnaître le, le potentiel de Black Betty et ils ont fait venir Bartlett à New York et lui ont trouvé de nouveaux musiciens qu'ils ont rebaptisés Ram Jam. Euh, qui ont enregistré Black Betty et c'est devenu le gros succès qu'on connaît.、Euh, mais l'année suivante,、euh, quand est venu le temps de faire une suite à leur premier album homonyme,、euh, les membres de Ram Jam ont décidé de faire un album qui serait encore plus rock et punché que l'autre, une chose qui a déplu à leur leader Bill Bartlett. Il les a quittés sans jouer sur l'album. Il figure toutefois sur les crédits du disque et sur la pochette de l'album.、Euh, mais on l'a remplacé par un guitariste du nom de Jimmy Santoro. Et,、euh, le chanteur Mike Scavone,、euh, le résultat a été fantastique. Il a donné un, ça a donné un bien meilleur disque,、euh, que, que, le premier. Beaucoup plus rock et égal que ne l'était,、euh, l'homonyme de 77. Question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, ce deuxième très bon disque de Ram Jam, Portrait of the Artist as a Young Ram. On va tout de suite,、euh, écouter quatre des meilleurs morceaux. Tiré s de ce petit bijou, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule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 r o c classique jusqu'à 17h. putz-vous, c'est! On vient d'entendre quatre pièces tirées de leur deuxième et très obscur album, Portrait of the Artist as a Young Ram de 1978. Il était très b On On vient d'entendre l e s pièce s très énergique s Just Like Me, précédée de Hurricane Ride et de Wanna Find Love, qui démontre de façon tout à fait éloquente la grande influence que Backman Turner Overdrive a eue sur la musique de Ram Jam. Au début du b l o c on a entendu la chanson qui ouvre l'album Gone Wild, un album de heavy metal très accessible avec des refrains accrocheurs et quasiment pop. Portrait of the Artist as a Young Ram était un bien meilleur disque que le premier homonyme de Ram Jam,、euh, qui comportait toutefois l'immense succès Black Betty.、Euh, sur Portrait of the Artist as a Young Ram,、euh, bien que le disque、euh, était bien meilleur,、euh, il n'y avait pas de succès en tant que tel de la trempe de Black Betty, ce qui fait qu'il s'est pas mal moins vendu que son prédécesseur.、Euh, ça a probablement découragé les membres du groupe. Qui se sont séparés par la suite. La plupart des musiciens de Ram Jam ont continué tous à faire de la musique, chacun de leur côté, mais ils n'ont plus jamais connu le succès que Black Betty leur avait apporté. Malgré le statut obscur de ce deuxième album, Portrait of the Artist as a Young Ram, il est devenu un classique méconnu pour les connaisseurs de hard rock, southern rock et de heavy metal des années 70. Voilà qui complète cette petite présentation de ce disque. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 70, celui-là hollandais. Je vais vous présenter le groupe de rock progressif Sandy Coast. C'est donc un rendez-vous.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 あ。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 フォ l ポールで t て。 Avec la pièce Every Hungry Woman qu'on retrouve sur leur、euh, premier album homonyme paru en 1969. C'était précédé d'une autre formation de Southern Rock, Molly h a t c h e t avec Bloody Reunion tiré de leur album Take No Prisoners de 1981. Et au début du bloc, on a entendu les Canadiens Backman Turner Overdrive avec la pièce titre de leur album Four Wheel Drive de 1975. 14h42.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 The Rush et tout de suite l'album Close to the Edge de Yes qui est paru il y a exactement 40 ans, hier, le 13 septembre 1972. Authentique chef-d'œuvre du mouvement rock progressif. Close to the Edge était le deuxième album. Que Yes se faisait paraître en 72 après le tout aussi chef-d'œuvre Fragile qui, lui, était sorti en janvier. Ces deux albums-là représentent l'apothéose de la carrière de Yes, leurs deux plus belles réussites. Close to the Edge renferme seulement trois pièces, dont la pièce titre. qui occupe la face 1 en entier du disque.、Euh, malgré ça, le, le monde vivait une période exceptionnelle où l'ouverture d'esprit du public rock était absolument fantastique puisque Close to the Edge a connu un très grand succès, no, notamment en atteignant la troisième position du palmarès Billboard aux États-Unis, ce qui est absolument ahurissant. Aujourd'hui, on va écouter la façon 1 au complet de ce petit chef-d'œuvre des années 70. L'album Close to the edge de Yes, la longue pièce titre qui ouvre, qui couvre comme ça la façon 1 en entier. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. On vient d'entendre la face 1 au complet de l'album Close to the Edge, paru il y a 40 ans hier, le 13 septembre 1972. On vient d'entendre la longue pièce titre qui est divisée en quatre mouvements s o i The t Solid Time of Change, suivi de Total Mass Retain, e d suivi de I Get Up, I Get Down et finalement Seasons of Man. L'album Close to the Edge a été très difficile à créer puisque le groupe était constamment sur la route et devait enregistrer en studio entre deux concerts. La pièce-titre, d'ailleurs, a été un work in progress, on peut dire. Et le batteur Bill Bruford et le claviériste Rick Wakeman n'étaient pas trop sûrs du résultat, ni même ou les trois autres voulaient en venir,、euh, les textes énigmatiques du chanteur Ian Anderson rebutaient aussi、euh, Bill Bruford qui s'entendait de moins en moins bien avec le reste du groupe. Néanmoins, le guitariste Steve Howe, le bassiste Chris Choir et John Anderson étaient tellement inspirés qu'ils ont、euh, su faire de ce disque un des plus grands albums de rock progressif de tous les temps. Il est 15h02.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 Livraison gratuite à partir de 6,99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botane, la meilleure pizza en ville. Sorry for the party rocket. L'Association des étudiants en récréologie vous invite à la cinquième édition du 3 a i r f o n Party. Cette année, sortez vos c h a î n e s et vos plus beaux maillots pour le party de la rentrée sous la thématique Car Wash! Procurez-vous dès maintenant votre billet au coût de 15 en prévente ou 10 à la porte. Le 3 Air Forum Partei, c'est le 20 septembre prochain au 10-12 de l'Université.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 The Rush qui est paru il y a exactement 35 ans ce mois-ci. Personnellement, c'est mon album préféré d e Rush. Je trouve que c'est avec A Farewell to King que le trio a atteint comme ça. Leur sommet artistique, un sommet sur lequel ils sont restés jusqu'à l'album Moving Pictures. Avec le disque précédent 2112, Rush avait atteint la gloire, mais avec A Farewell to Kings, ils ont perfectionné leur son et leur musique pour créer une symbiose parfaite de heavy metal et de rock progressif en fusionnant Yes avec Led Zeppelin. Et,、euh, contrairement à 2112, c'est un album, Farewell to Kings, qui est parfaitement équilibré,、euh, qui n'a à peu près pas de points faibles. Tout de suite, on écoute la façon au complet de cet album vénile classique, un autre chef-d'œuvre associé au monde du progressif. Farewell to Kings. The Rush, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. Thank you. On vient d'entendre la façon au c o m p l e t de leur album Venise classée A Farewell to Kings, qui est paru il y a exactement 35 ans ce mois-ci. On vient d'entendre la fantastique Zanadou. Qui, à mon à où le groupe mélangeait、euh, Farewell r to King, c'est le premier album aussi sur lequel、euh, font leur apparition、euh, les synthétiseurs. Mais à cette époque-là, les synthétiseurs, ça va être vraiment、euh, de, de, de, de, je dirais de tapisserie,、euh, puisque ce qui dominait euh, encore euh, à ce, ce moment-là, c'était vraiment les guitares de Alex Et、euh, la basse de Gedili, ainsi que la batterie de Neil Peart.、Euh, C'était précédé de la pièce titre qui est aussi、euh, tout à fait fabuleuse.、Euh, Farewell to Kings, une belle réussite de cette période fantastique pour、uh, Rush. Sur la phase 2, on retrouvait euh, aussi euh, de petits chefs d'œuvre comme le classique Closer to the Heart et l'extraordinaire Cygnus X1. Ça n'allait pas être la fin de cette qualité exceptionnelle pour Rush puisque le disque suivant Hemispheres était tout à fait dans la même veine. C'est juste dommage que Rush ait abandonné comme ça cette mouvance pour une musique plus synthétique et techno dans les années 80 et 90 et qu'il ne soit plus jamais revenu à ce son à la fois plus rock et plus spatial qu'il faisait à la fin des années 70. Quoique le dernier disque qu'ils ont sorti, Clockwork Angel, il est vraiment excellent. Il vaut le détour, lui. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face d'un autre album v é n é classique. Je vais vous présenter le disque Asia de Steely Dan, un peu de jazz rock. C'est donc un rendez-vous. 15h24. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés, ma troisième nouveauté de cette semaine, même quatrième si on compte la nouvelle pièce de Neil Young que je vais tourner plus tôt. Je vous parle du tout nouvel album d'un groupe qui sera justement en concert la semaine prochaine à Montréal. Je vous parle du tout nouveau disque des Suédois de Catatonia, intitulé Dead and Kings Catatonia. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont dans le paysage musical. Depuis une vingtaine d'années, ils ont débuté comme un groupe assez extrême qui faisait du doom,、euh, avant de tranquillement, comme ça, se diriger vers un son plus progressif. Très atmosphérique, Un parcours semblable à Opeth, même si je trouve que la musique de Catatonia ne ressemble absolument rien à celle de Opeth. Au cours des ans, Catatonia a produit、euh, des albums classiques、euh, du métal d'eau, mais par la suite du métal progressif comme Brave Murder Day, Last Fair Deal Gone Down,、euh, Viva Emptiness et surtout Night is the New Day, leur précédent disque qui a pas mal fait l'unanimité dans la presse spécialisée. Ils sont donc de retour avec leur dixième album studio en vingt ans, ce Dell Kings, qui, même s'il ne fait pas cette fois-ci l'unanimité, il reçoit d'excellentes critiques. e n c o r e une fois, c'est du métal très sombre et atmosphérique, très mélodique et mélancolique, avec des rythmiques très syncopées et、euh, des grosses guitares réverbérées d Anders Nistrom et de Per Ericsson, avec des textures de synthé très éthérées. Euh, les textes de Jonas Renski、euh, parlent de ses sujets de prédilection p r é f é r é s soit、euh, la solitude, le deuil, l'isolement et évidemment la mort. C'est très sombre et morose comme d'habitude. Certains diront même sinistre, mais les amateurs du genre vont se délecter. Question de vous donner une bonne idée de l'album. Je vous propose d'aller tout de suite écouter trois des meilleurs morceaux de ce disque d'Ellen Kings de Catatonia. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule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 a i d I'm e r e and sing to you. How、oh, I've set out to kill my soul. Night worn w a s t s the labor it brings, the verdict that I came for, migration. I'm so t i r d And froze my heart. Yet I stand with nothing left to do. Verdict that I came for migration. song Patterns of death overwhelm fixation. rise I came along the way and came to a conclusion The indifferent sky i a s made o a land so beautiful Submission すぐ帰ってき On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur tout nouvel album intitulé Dead and Kings. Il vient de sortir tout juste. On vient d'entendre The Racing Heart, qui est la seule ballade à proprement dire. Sur le disque. Très belle mélodie. C'était précédé de la plus métal, Buildings, qui représente Catatonia a l o r s plus intense sur ce disque. Et au début du blog, on a entendu The Parting, la pièce qui ouvre le disque et qui débute avec une partie de violoncelle très mélancolique. C'est un très bon disque de Catatonia, tout à fait dans la mouvance de leurs quatre ou cinq derniers albums, qui sont tous considérés comme des petits bijoux. de métal scandinale, progressif et atmosphérique. Personnellement, c'est pas un groupe que je vénère en général, Catatonia, mais j'ai plutôt apprécié ce disque auquel je donne une code de 7 sur 10. Ils seront en concert jeudi prochain à Montréal en compagnie du Canadien Devin t a n c h n e、euh, des Anglais de Paradise Lost et des Américains de Stolen Babies au Café Campus. Très belle affiche. Je vais assurément y assister. c é t a t une présentation des productions BCI, la meilleure compagnie de production à Montréal. Il concocte toujours de très belles affiches. Brave Concert International.、Euh, c'est donc jeudi prochain à 19h au café campus de la rue Prince Arthur au 57 Prince Arthur Est. Ça vaut le déplacement pour les amateurs du genre、Ils、sont très intenses en concert Catatonia. 15h40, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps, toujours dans les nouveautés. Le groupe canadien Scythia vient tout juste de faire paraître un maxi intitulé For the Bear. Scythia, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un quatuor canadien de metal folk. Unique qui met de l'avant un instrument très inusité dans le métal et même le rock en général puisque l'instrument qui domine la musique de CTA, c y t h i a c'est le hautbois, ce qui donne une couleur absolument originale à leur musique. J'ai beaucoup aimé leur album précédent Of Exile qui est sorti l'année dernière. Il était très bon. J'ai pas mal moins accroché sur ce maxi. Je l'ai trouvé un peu moins inspiré, mais ça reste tout de même Très original. Question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, la musique de Scythia. On va tout de suite aller en écouter un morceau. For the Bear. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s La seule d i f f u s é e du vrai rock et du metal folk à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 Avec Shadow of the Swastika, c'est tiré de leur dernier album The Lay of t h r i m qui est paru l'année dernière en 2011. Juste avant ça, on a entendu Epica avec Delirium, très belle pièce tirée de leur dernier album Requiem for the Indifferent, qui est paru au printemps. Et、euh, au début du bloc, on a entendu c i t h i a avec Sailor's a c c l a d e pièce qui ouvre leur dernier disque, c'est un maxi. Intitulé For the Bear, c'est paru, u、euh, dernièrement, dans les dernières semaines. Je l'ai un peu moins apprécié,、euh, que le, que l'album précédent. For exi of Exile, mais c'est quand même, c'est quand même bon,、euh, c'est ce maxi de Cithia. 15h57. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lafaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une demi-heure, je vais vous parler du premier album d'un jeune et nouveau groupe montréalais du nom de Buffalo Theory MTL. D'ici là, on va entendre un peu de métal avec、euh, des groupes comme Accept et Creator, dont je vais vous parler du concert qu'ils ont donné à Montréal cette semaine. Mais tout de suite, on va y aller avec un petit bloc Folk, metal, viking et pirate dans un moment. On va entendre c o r p c l a n i avec une nouvelle pièce ainsi que les pirates écossais de Hellstorm. Mais tout de suite,、euh, on écoute les Finlandais de le t o u r i s a s Beveto, Venetoi, Pratinoi. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à t r o i s r i v i è r e C'est fou! 8 9 FM!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 this、no、one. Piclany Rounin <rire> Qu'on pourrait traduire du finlandais、euh, par euh, la terre des cadavres. C'est tiré de leur、euh, tout nouvel album Manala qui est paru il y a quelques semaines. Juste avant ça, on a entendu les pirates de Hellstorm avec、euh, Rum, p u i s c e s t t i r é de leur dernier album Back Through Time qui est paru à l'été 2011. Et au début du b l o c on a entendu Tourissas avec、euh, Beveto. Venetoï, p r a t i n o ï ça, ça nous vient aussi de leur dernier disque, Stand Up and Fight, qui est paru au début de l'année 2011. 16h11, vous êtes à l'émission Rock Classic, en c o n v a i n c u d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous parler d'un jeune groupe montréalais qui vient de sortir son premier album, Buffalo Theory MTL. Mais avant ça, on va écouter un bloc de vétérans du métal dans, on va entendre dans un moment Creator qui est en concert cette semaine au Québec. Ils étaient à Montréal lundi soir au Métropolis et à Québec mardi à l'Impérial. J'ai assisté au concert de Montréal. Les amis avec qui j'étais ont vraiment beaucoup apprécié ce concert de Creator qui était dans une très grande forme. En fait, je dirais que c'est le meilleur concert de Creator、euh, qu'ils ont donné à Montréal dans les cinq dernières années. Je parle de performances musicales. J'ai eu l'impression qu'ils avaient subi une cure de jouvence, très belle scène, très beau système de lumière, c r e a t o r ont toujours eu de très beaux systèmes de lumière, très efficaces, ils ont fait un choix de pièces très bien dosées, je dirais, couvraient très bien、euh, les différentes、euh, périodes de leur carrière qui durent depuis 25, 26 ans de Endless Pain à Phantom Magic Rise. avec laquelle ils ont ouvert le concert en passant par f l e s h e to Kill, Coma of Souls,、uh, Enemy of God, Flag of Hate,、uh, Enemy of,、uh, w e et b e t r a y e r Ils ont fait le tour, une belle rétrospective de leur longue carrière. Malheureusement, ils ont été,、euh, ils ont été affublés de vraiment de problèmes, de gros problèmes de sons qui, e、euh, n ça, c'est pas de leur faute, là. Ça, ça, ça, semblait plutôt venir du système de s o n、euh, de la salle.、Euh, je vais en reparler d'ailleurs de ces problèmes de s o n dans un moment. e、euh, n première partie de Creator, on retrouvait un autre groupe allemand légendaire, Accept, qui grâce à leur,、euh, fantastique nouveau chanteur, Mark Tornillo, avec qui ils ont,、euh, connu une résurrection,、euh, spectaculaire il y a deux ans. a c c e p t e eux, ont consacré、euh, la moitié de leur spectacle à leur s deux derniers albums, contrairement,、euh, au spectacle qu'ils avaient donné l'année dernière, u h spectacle qui était, lui, présenté majoritairement, euh, leur euh, plus gros canon en carrière. Ils ont,、euh, tout de même joué des incontournables comme,、euh, il y a eu Breaker, euh, Faces of Shark,、uh, Restless and Wild, Princess of the Dawn, Uh, balls to the wall, metal heart, en plus de quelques surprises comme winners and losers et up to the limit. Très bonne et énergique performance des Allemands qui, e、uh, toutefois é t a i、uh, t ponctués de nombreux problèmes de s o n eux aussi.、Uh, mais, mais ceux qui étaient près de la scène ont pu constater que c'était définitivement pas la faute des Allemands,、uh, qui ont,、uh, qui ont débuté avec、uh, la pièce hung, drawn and quartered.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 はい。<音楽> c p s t h o g avec le morceau The Fields. C'est tiré de leur deuxième album Revelry and Resilience qui est paru il y a quelques semaines. Et juste avant ça, on a entendu deux formations allemandes qui étaient en spectacle cette semaine au Québec. On a entendu Creator avec Death to the World. C'est tiré de Phantom of t h e c h r i s t leur nouvel album qui est paru au début de cet été. Et au début du blog, on a entendu Accept avec Hung, Drown and Quartered, le morceau qui ouvre leur récent disque Stalingrad qui est paru au début de cette année. Un très bon spectacle dans le cas des, des deux groupes, quoique、euh, ils ont été très malchanceux pour ce qui est、euh, au niveau du son.、Euh, le m é t r o p o l i s devrait、euh, surveiller, vérifier leur、euh, système de son et leur filage parce que ça a gâché une bonne partie du spectacle au niveau du son. Et ça, c'est très, très dommage. 16h30.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 Le stoner et le southern、euh, metal de façon, euh, brillante. Euh, dans le genre, c'est vraiment très bon.、Euh, ça vaut définitivement le détour,、euh, pour les amateurs de stoner. Question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, leur musique. On va tout de suite écouter trois morceaux tirés de leur disque. Le disque s'intitule Heavy Ride. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamanes, la seule à diffuser du vrai rock et du metal stoner à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. I'm in the phone.、Uh. Flow Theory MTL, formation de Montréal. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur premier album, Heavy Ride, qui est disponible depuis un bon bout de temps. J'ai passé une grosse partie de l'été à l'écouter. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Preston's Son. C'était précédé de la pièce éponyme. Et au début du b l o c on a entendu la pièce titre, Heavy Ride. J'ai bien aimé ce disque. C'est vraiment très bon. C'est très énergique. Je lui ai donné une cote de 7,5 sur 10. 16h40. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dernière nouveauté de la semaine. Je vous parle du dernier album du Quatuor français, Gojira. Intitulé L'Enfant Sauvage,、euh, Gojira, qui existe depuis、euh, 2001. Ils font une espèce de death metal groove et progressif.、Euh, Gojira, en passant, c'est le nom authentique de Godzilla au Japon. Les Américains l'ont juste balle épelée à l'origine quand le film est sorti dans les années 50. Le vrai nom du monstre, c'est Gojira.、Euh, le groupe,、euh, lui, a, a sorti、euh, cinq albums. Depuis 2001, ils ont beaucoup de fans, dont James h e t f i e l d lui-même de Metallica, puisque g o u g i r a a ouvert pour Metallica cet été leur de leur concert au Stade de France, le gigantesque Stade de France.、Euh, personnellement, j'ai jamais accroché à leur musique. Je trouvais un peu froid des mathématiques à l'instar de Meshuga,、euh, qui est un autre groupe dont je n'ai absolument jamais, j'ai jamais rien compris, euh, Meshuga. Euh, mais,、euh, j'ai sérieusement aimé、euh, le nouveau Gojira qui est vraiment très réussi, puissant. Et même dans le genre, cet accrocheur et mélodique, je l'ai、euh, trouvé euh, vraiment bon du début à la fin.、Euh, question de vous donner une idée de ce qu'il a l'air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 On vient d'entendre deux pièces tirées de leur tout nouvel album. Vraiment excellent. L'Enfant Sauvage. On vient d'entendre The Gift of Guilt, qui est ma préférée. Et c'était précédé de la pièce titre. C'est vraiment très bon, ce disque de Gojira.、Oui. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, bien ce soir même, vendredi 14 septembre, une très belle affiche pour les amateurs de métal extrême. Il y a Obituary avec Broken Hope, Decrepit Birth. Jungle Rod, j'aime beaucoup Jungle Rod et Encrust qui sont au Fofone Electrique. C'est une présentation de BCI.、Euh, dimanche 16 septembre, donc dimanche prochain, Peter Gabriel sera au Colisée de Québec. Il sera au Centre Belle le mardi suivant, le 18. Mercredi, le 19, Nightwish et Camelot seront au Sepsum. Jeudi le 20, David Tangent ainsi que Catatonia seront au Café Campus en compagnie de Paradise Lost et Stolen Baby. C'est une présentation de BCI. Tout comme Morbid Angel, Dark Funeral et Grave qui seront au Club Soda. Le dimanche 30 septembre, le même soir que Anthrax, Testament et Death Angel seront au Capitole de Québec et tout ce monde-là se transportera au m é t r o p o l i s le mardi 2 octobre. Pour les amateurs d e r a c progressif, vendredi le 5, Three Friends seront au Palais Montcalm de Québec, bien sûr, et ils seront à l'Outremont le dimanche 7 octobre. Jeudi 11 octobre,、euh, Renaissance va présenter deux de, de, de leurs albums classiques. au Jésus, c'est-à-dire Turn of the Card et Cher Azad. Asia seront de retour au Corona le vendredi 12 octobre.、Euh, mais avant ça, le samedi 10 octobre, Black Label Society seront au Metropolis. Le mardi 30 octobre, Epica Sont au Metropolis avec Hellstorm en première partie ainsi que trois autres groupes. Rosh seront au Centre Bell le jeudi 18 octobre. Journey, Pat Benatar et Lover Boy seront ensemble sur la scène du Centre Bell le lundi 5 novembre, le même soir que la tournée Metapocalypse s'arrête au Metropolis avec Deathlock, Machine Head, All That Remains et Black l i a Murder. Bob Dylan sera au Centre Belle à son tour le vendredi 16 novembre avec Mark Knopfler en première partie. Les b i l l e t s vont être mis en vente demain samedi. Lee Hou seront au Centre Belle le mardi le 20 novembre et finalement, le vendredi 23, Neil Young sera à son tour au Centre Belle avec Crazy Horse et、euh, Patti Smith en première partie. 16h55.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 Avec、euh, Camarade B pour les amateurs de punk rock. Et finalement, à 22h,、euh, ce sera la rediffusion de réanimation avec mes amis, le Dr. p e n r a g o n et Sinistros e pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. La semaine prochaine, à Rock Classic,、euh, je vais vous présenter le fameux 3 pour 1 Rock Classic, donc uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. Je vais, vous,、euh, y, je vais vous y présenter, entre autres,、euh, le nouvel album、euh, d'un nouveau groupe du nom de Admiral Sir. Cloudless l e a s h o v e l Je vais aussi vous présenter une face complète d'un album venu classique du jazz rock, soit Asia de Steely Dan. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un groupe hollandais des années 70, Sandy Coast. Et évidemment, mon ami Simon Fitzberry sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce d'un artiste qui sera en concert jeudi prochain en compagnie des Suédois de Catatonia, des Anglais de Paradise Lost et des Américains de Stolen Babies. C'est un des artistes canadiens les plus intéressants de la scène métal et progressive. Je parle de Devin t o n s h i n qui sort son tout nouvel album mardi prochain intitulé Epic Cloud. On va écouter le désormais classique Hyperdrive de son album Addicted de 2009.